Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix, c'est des Grand Prix Unplug de ce soir, c'est Grand Prix ont pour l'instant petit comité, peut-être qu'il y aura des gens, et à chaque fois les gens se disent dans oh, leur tête il y a des surprises, je ne sais pas, peut-être que, que Garcimor va venir, on ne sait pas, voilà, à voir si nous serons plus, mais en tout cas on est ensemble pour revenir sur le Grand Prix des Pays-Bas qui s'est disputé à Zandvoort le week-end dernier et qui a été remporté par Max Verstappen. Et ce qui est bien c'est que c'est pareil qu'avant que l'on parte en vacances, c'est resté, voilà, resté tout à fait correct, Red Bull s'impose toujours avec Max Barstappen malgré la pluie, malgré le drapeau rouge, malgré plein de choses. On reviendra bien sûr sur tout ce qui s'est passé dans ce Grand Prix des Pays-Bas avec Franck. Comment ça va après ces vacances qui n'étaient pas complètement des vacances non plus Non, non, il bon, y, y a des choses à dire. C'est vrai que c'était quand même plus tranquille que l'an dernier. L'an dernier avec l'affaire Alonso-Piastris, ouais. euh, ça nous avait vraiment occupé pendant l'été. Là, c'est vrai que c'était quand même un peu plus calme côté euh, transfert, agitation, même si on a eu le management de d'Alpine, bon, ça ne nous a pas fait l'été non plus. Voilà, donc bah, écoute, euh, bonsoir au chat, hein, bonsoir Michael, bonsoir Manu, bonsoir Alex, bonsoir Paul. Je, <rire> Je suis ravi de, de voir qu'ils sont tous là, mais que tu les as mutés, c'est bien. Ils ne pourront, pourront pas oui. parler ce soir. Oui, oui, à un moment donné, c'est bon, hein, leurs avis. Euh... Ils, sont, ils sont là, mais en fait, on ne vous les montre pas. <rire> on les garde pour <rire> nous, voilà, ils font plein de ça. gestes et tout. Ils ont... Bon, certaines mauvaises personnes pourraient dire que nous les séquestrons virtuellement, mais c'est complètement faux, et ça, je, je refuserai évidemment que vous nous disiez tout cela, arrêtez de spoiler la prochaine saison de Drive to Survive nous dit-on, ah bah oui, mais ça, à un moment donné, ça c'est le gros ah souci. Oui, ça va être compliqué à de celle-là, quand même. Hein. On ne comprend pas pourquoi ils diffusent aussi tard, alors que tout se passe maintenant. C'est euh, vrai que c'est 8 ou 10 épisodes, les, les Drive to Survive euh, euh, alors là. 8, non, 10, non, 10. 10. Ah, c'est 10. 10, hein ah, Il va, fa va falloir les trouver, les 10 épisodes. Là, j'avoue que... Il va falloir être costaud euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur toute une la saison, en tout cas, sur pour d'équipe Même si, à mon avis, tout ce qui est mélange du, du midfield et des, euh, des équipes juste derrière Red Bull peut être intéressant. et peut être vraiment, euh, vraiment sympa à décortiquer. On verra, bien sûr, ce qu'on euh, qu fera Netflix. Ça arrivera euh, bon, au début de l'année prochaine, vers février, un petit peu au niveau des, des essais hivernaux. Comme d'habitude, les résultats de ce Grand Prix, victoire donc de Max Verstappen devant Fernando Alonso et Pierre Gasly. Cette phrase est tout à fait normale et correcte, surtout, même si elle paraît excessivement étonnante. Euh, Sergio Perez qui termine en quatrième position devant Carlos Sainz, Lewis Hamilton sixième, Lando Doris septième, Alex Albon 8e. on reparlera bien sûr du euh, week-end euh, du pilote Williams, Oscar Piastri en neuvième position, et Esteban Ocon qui permet aux deux Alpines de finir dans les points, euh, ce qui n'est pas quelque chose qui arrive euh, clairement à chaque Grand Prix cette année, donc on peut évidemment s'en sans réjouir, mais vous allez voir, on ne va pas non plus, à mon avis, sauter au, au plafond, mais on parlera vite d'Alpine, ce qui est bien par rapport à, à d'habitude. Euh, Franck, avant qu'on vienne sur Red Bull, ton, ton sentiment sur le Grand Prix, sur le week-end en lui-même, sur ce qu'on a vu mmh. à, à Zandvoort. La grande fiesta, hein, Zandvoort quand même. Il faut quand même souligner quand même cette ambiance de, de folie, <coughs> avec euh, énormément, évidemment, l'armée orange hein, voilà, de, pour, dédiée à Max. Voilà, ce, ce Grand Prix existe. Grâce à Max, soyons clairs. Euh, Est-ce que le jour où il s'en ira, euh, ce Grand Prix pourra perdurer de cette façon-là Certainement pas. Est-ce qu'il pourra perdurer tout court Je pense que l'engouement pour la 1 permettra effectivement de, de le préserver, mais euh, c'est vraiment la, le Grand Prix de Max Verstappen, en fait. ce n'est pas le Grand Prix des Pays-Bas, soyons, soyons clairs. On voit, on voit ça nulle part ailleurs. Ai même, même Monza, où c'est quand même très typé Ferrari, on n'a pas autant de... La folie Scuderia, euh, alors peut-être qu'une Scuderia gagnante euh, nous mettrait aussi plus de feu, mais j'ai rarement vu un, un Grand Prix aussi euh, dédié vraiment à, à une personne, à une équipe. Euh, voilà, il y avait un peu d'Orange McLaren qui se, <rire> qui se perdait dans la <rire> foule, euh, un, un petit peu de Veraston, j'ai vu même pas beaucoup, bien, sinon c'est vrai que c'est assez limité. Euh, c'est voilà, le Grand Prix de Max Verstappen qui a, qu a réussi à, à remporter. Non, moi je trouve toujours que l'organisation de ce Grand Prix est, est, est très très bien faite. Euh, c'est carré on parle pas d'embouteillage on parle pas de bouchon là bas Il n'y a pas de voiture, voilà, donc on a même failli avoir une, manifesta une, manif une manifestation des taxis <rire> avant l'heure, parce que certains n'ont pas eu la licence pour pouvoir transporter des gens, mais bon, là, le principe là-bas, c'est l'écomobilité, donc euh, non, qu'on euh, d'autant plus réussi que cette année, apparemment, il y a eu zéro plainte côté police pour des cas de, de harcèlement sur, euh, sur l'agente féminine, donc, euh... est très positif, euh... donc parfait, effectivement, donc on mmh. peut dire que la, la, la fête s'est aussi déroulée dans la, dans la bonne ambiance et la bonne humeur euh, du côté des tribunes, et ça c'est aussi à souligner, je pense, non, euh, non, voilà, Très beau grand prix, bien organisé, euh, ça fait plein à 100 000 à peu près sur la journée de dimanche, parce qu'il n'y bon, a pas mmh. beaucoup plus de place que ça à l'endroit. Je pense qu'ils pourraient vendre deux fois plus de billets. Facilement. Mmh. Euh... Mmh. Voilà, chaque année, ils essaient d'augmenter un petit peu la, la capacité mais c'est vraiment un Grand Prix que, que moi j'adore par, par rapport à l'aspect la, spectacle je trouve aussi la, la piste franchement, même si c'est un peu elle est justement les hot, les hot school, elle, elle manque un peu de, de, de largeur mais on voit que ça ne gêne pas pour le spectacle ça gêne pas pour dépasser non plus je pense que celui qui va nous dire que euh, Zandvoort ce n'est pas un circuit qu'on peut dépasser maintenant je pense qu'on va mettre ça de côté hein, parce que je crois que c'est ce n'est pas un record officiel mais certains ont compté plus de 180 dépassements sur l'ensemble du Grand Prix ouais. euh, ce qui est un record depuis la Chine de 2016 ou 2017 je sais plus, je ne l'ai plus en tête Alors bon, il y a aussi le fait qu'il a fallu que tout le monde doive s'arrêter deux fois de manière spectaculaire euh, euh, dans les stands pour changer de pneus. Donc forcément, du coup, ça fait des dépassements un peu, euh, des faux dépassements en fait en piste. <rire> voilà, mais il y a aussi les, les vrais dépassements parce que certains étaient en pneus slick, d'autres étaient en pneus intermédiaire. Bref, on va revenir sur tout ça, mais moi j'adore cette piste, j'adore cette ambiance. Super grand prix encore une fois. Et voilà, ben, probablement une alternance pour, euh, pour pour Zandvoort à partir de 2025. Euh, voilà, le problème, c'est qu'ils ne pourront jamais mettre la main à la poche pour pouvoir être seuls. Euh, Euh, enfin, je dire, seul, sans, sans, sans autre pays d'alternance on sait que la FOM cherche à rentabiliser au euh, en minimum entre 40 et 50 millions d'euros par, par grand prix pour, pour, pour qu'il soit là chaque, une, chaque fois, chaque année euh, Zandvoort pour mettre on dit, que 25 à 30 millions comme Spa je pense qu'on se mmh. dormirra, dirigera logiquement vers une alternance Spa-Zandvoort à partir de 2025 ce qui permettra effectivement d'avoir toujours une place en plus pour un autre grand prix euh, ailleurs dans le monde je pense notamment à Madrid au bout de moment en 2027 si tout se, si tout se passe bien ça donne envie effectivement <coughs> on, va, on va aller à Madrid comme ils nous l'ont comme ils nous promettent depuis quelques temps maintenant mais c'est vrai que l'ambiance enfin c'est j'ai envie d'aller au grand prix des pays bas ce qui est pas est, euh, non ouais, c'est vrai c'est fou vrai. Bon, moi, moi j'aime pas la bière donc moi bon, je, je serais pas très bien servi avec l'alcool là-bas <rire> même la 00 c'est pas mon truc mais voilà pas... si vous aimez la bière si vous aimez Max Verstappen c'est le grand prix il faut aller quoi ah oui si vous êtes fan de Lewis Hamilton et que vous carburez à l'eau <rire> dirigez Voyeur hein, je veux dire c'est pas le c'est pas le bon endroit maman mais c'était euh, c'était complètement fou enfin ils ont tu, tu peux dire qu'ils ont quand même fait une kermesse géante <rire> sur la grille de départ avec André Rieux qui te lançait des trucs c'était ce espèce de choses qui ne peuvent arriver que là-bas ouais. ah oui là aussi ouais. oui effectivement André Rieux quand même euh, pour un hymne national, bon, ils n'ont pas sorti le premier artiste euh, du coin pour, pour mener effectivement l'hymne national, le roi était là euh, mm -hmm. le roi saluait Max avant le Grand Prix il a salué aussi après euh, non non voilà c'était une, une vraie fête populaire euh, quoi qu'on dit aussi tous les écologistes qui essaient de faire interdire année, année après année ce, ce Grand Prix qui est situé effectivement juste au bord de la mer avec des, des d'une dunes euh, voilà, à, à protéger, à préserver, donc ça aussi, il faut en tenir compte, mais jusqu'à présent, Zandvoort a été absolument exemplaire en termes de, en termes de matière de l'environnement, en tout cas des, des rapports qui sont publiés chaque année, donc euh, il n'y a rien à dire sur ce Grand Prix qui mérite totalement sa place euh, au calendrier. Mmh, c'est vrai que c'était vraiment très impressionnant, le circuit très euh, euh, particulier, il y a eu des critiques, mais à un moment donné, c'est un circuit qui est effectivement old school, Euh... Non, c'est génial. Ces banking là Alors, le, le dernier banking, bon, il n'y a pas vraiment un grand intérêt, mmh. encore que sous la pluie, ça va plus délicat. Mmh. Mais le, le, le banking du virage 3 qui nous a coûté un, un, une main à Daniel Ricciardo euh, et d'autres actions spectaculaires. Enfin, je trouve que c'est simplement magnifique quand on regarde euh, les essais, les qualifs, euh, même la course, de les voir passer là. en En projeter effectivement dans ce, dans ce banking, voilà, rentrer, essayer de tenter de trajectoire et se ressortir, enfin, moi je trouve ça magnifique, enfin, je ne regarde pas forcément que l'aspect bataille en piste ou chrono, je regarde aussi un petit peu le, le passage des voitures et je trouve que c'est vraiment, ça ajoute à son charme effectivement à ce circuit. Mmh, c'est vrai, et, euh, et voilà, c'est un, un, un grand prix qui en tout cas effectivement a été un beau succès populaire, un beau succès tout court, et ça c'est quand même correct, et ça fait 3 ans de suite que Max Verstappen gagne, donc en même temps ils sont contents, euh, c'est-à-dire qu'ils repartent, oui. repartent de là avec la banane, avec le sourire, donc ils sont... Euh... Ils sont très heureux. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent actuellement. Merci Loulous. Merci Jyko C'est très gentil. Désolé aux gens qui nous écoutent sur YouTube, mais euh, appuyez sur Démarrer. Et puis YouTube a dit, non, j'ai envie d'attendre. Il a attendu. Et puis il s'est lancé à un moment donné parce que YouTube est taquin. Euh, Sachez-le, on aime bien <rire> les taquineries de ce genre. On va euh, démarrer euh, avec euh, dans quelques instants Red Bull. On me demande juste d'ailleurs est-ce qu'il ne faudrait pas du safer for en virage 3 comme en Nascar. Euh, le problème c'est que c'est compliqué à mettre à l'endroit où c'est, j'ai l'impression. Euh, oui, il y en a voilà. dans le dernier virage, où effectivement tu peux taper ces murs, euh, ces rails absorbeurs de choc. Et dans le virage 3, c'est en, en hauteur, machin, ça me paraît compliqué. Non, et puis c'est pas un virage rapide. Le... Peut-être qu'avant peut qu de commencer sur le Grand Prix, peut-être qu'on peut revenir sur l'accident de, de Richardo en mmh. essai libre. Du coup. Euh, non, c'est vraiment une erreur de... Ça, ça tape pas vite, c'est juste que Richardo n'a pas enlevé sa main du volant, et que le retour de volant, c'est c'est normalement quelque... une des premières choses qu'on vous apprend en sport automobile, c'est surtout en monoplace, euh, c'est quand vous tapez un mur, une barrière, euh, que ce soit en béton, un rail, euh, ou un tech pro, euh, si la colonne direction est, est actionnée dans ce... dans ce crash par, par, le... par le mur, vous... c'est extrêmement rapide, genre. Vous, avez... vous, vous prenez un... un quart ou un demi-tour de volant en l'espace de quelques millième de seconde, et si vous avez le malheur de laisser euh, un... un doigt, une main, un pouce euh, traîner, ça peut arriver voilà, peut... peut arriver ce qui est arrivé à, à Daniel Richardo, donc euh voilà non pour le pour le coup c'est euh, je trouve pas qu'il ya besoin de renforcer la sécurité particulièrement à ce niveau là c'est juste que c'est juste que voilà c'est il faut il faut y faire attention il n'y a pas il' y a pas deux trajectoires moi ce que je par contre ce qu'on pourrait critiquer par contre c'est effectivement l'affichage du drapeau euh, du drapeau jaune euh, à l'endroit où il arrive c'est qu'en fait il y a, comme il y a justement qu'une trajectoire C'est extrêmement difficile d'éviter une voiture qui mmh. est devant. Et quand Richardo arrive, euh, je ne sais pas s'il regardait, s'il avait vu le, dra le, le, le drapeau jaune, mais je ne pense pas, s'il aurait un peu plus un peu plus avant. Mais, euh, en fait, la, la, la piste, elle l'ouvre à ce moment-là. Et, et, elle, et, elle, et du coup, quand vous vous êtes projeté vers l'extérieur, parce que vous passez par l'extérieur, et le drapeau jaune, il est vraiment sur la gauche. Donc, du coup, ben, quand, le temps que vous le voyez et que vous arrivez dessus, vous êtes déjà sur la mauvaise trajectoire mmh. Et du coup, par contre, bon réflexe de Richardo, il n'est pas, pas allé taper la McLaren. Voilà, ouais. ça c'est... C'est vraiment le, le, le réflexe à signaler quand même. Je ne vais pas dire chapeau parce que je pense que c'est inné en, en eux. Mais, euh, mais voilà, sinon ça aurait pu être bien plus, bien plus grave. Quoi. Un T-bone, comme on appelle ça, un accident sur le, sur le côté, ça, ça, ça peut avoir des conséquences vraiment plus dramatiques. Mmh, oui, ça aurait pu faire mal effectivement aux deux. <coughs> mais là, euh, c'est dommage. Alors après, euh, c'est pour quelque chose aussi, c'est très très rare qu'un pilote se fasse mal en laissant les mains sur le volant à FA Oui. Euh, parce que tu as tout ce qui est système de direction assistée, tout ça, beaucoup de dempers de aussi dans les, dans les suspensions, donc tout ça pour amortir un peu le tout. Mais effectivement, il est tombé euh, voilà, sur le côté euh, pas de chance, et je pense que c'est dommage que ça lui arrive en plus, bon voilà, il a fait que deux Grands Prix cette saison maintenant, d'ailleurs Icardot, donc euh, c'est dommage que ça lui arrive aussitôt, mais ça peut aussi servir de rappel aux autres pilotes, parce que moi je revois euh, le dimanche matin Théo cher Euh, ce qu'il fait est pour moi complètement bête, c'est-à-dire qu'il perd le contrôle de sa voiture, il enlève les mains du volant et puis il les remet dessus avant de taper. Oui, mais j'ai vu aussi beaucoup d'accidents. Il n'y a pas que lui, hein. je pense que ça, oui, ça c'est beaucoup. A, mm. euh, plusieurs fois, même en F1, j'ai vu des, des où ça tapait, où, où il gardait la main sur le volant. Je mais mm. ils n'ont plus le réflexe de l'enlever. Enfin, je, je me suis vraiment posé la mm. question. Que, bon, Jusqu'à présent, personne ne s'était fait mal. Euh, là, effectivement, ça fait ça fait guise de, guise de rappel. Effectivement. Et puis, comme tu dis, effectivement, pour Richardot, ça ne tombe vraiment pas au moment. Quoi. Il, il vient de revenir, il a fait, il a fait deux courses, euh, il doit prouver sa valeur. Alors, pour rester chez Alpha je pense qu'il n'y avait pas trop besoin de le prouver. Mais quand on sait que Pérez est vraiment sous pression, euh, bah, ça va faire euh, au moins trois courses au moins. Donc on a eu déjà les Pays-Bas, l'Italie c'est sûr qu'il ne sera pas, et Singapour c'est quand même fort peu probable d'après Anouk Marco. Euh, la, la fracture est un peu plus euh, compliquée qu'estimée, euh, qu c'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi nette et directe que, que ce que les premières radios euh, aux Pays-Bas ont donné. Donc il a été opéré euh, du coup, dimanche, euh, dimanche après-midi à Barcelone le docteur Xavier Mir donc euh, qui est spécialiste du MotoGP mmh. voilà donc euh, qui avait aussi opéré euh, Landstroll avant le début de, de l'année voilà c'est vraiment dommage pour, euh, pour Richardo euh, qui avait l'occasion effectivement de prouver qu'il était peut-être un candidat potentiel à, pour un Sergio pérez euh, qui on en parlera est encore toujours en perte de vitesse pour moi euh, Et, et du coup, ça fait trois, ça fait trois Grands Prix euh, au moins en moins. Donc, bon, pas terrible. Et surtout, euh, et surtout ça, ça nous permet aussi... Alors, je veux dire Certains se sont réjouis pour Liam Lawson, mais du coup, débarquer comme ça en pleine saison, euh, si vous, avez, vous savez que vous n'avez que trois Grands Prix pour faire vos, vos preuves, ça veut aussi dire qu'il va être jugé sur trois Grands Prix uniquement. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément le servir, je pense, que de le débarquer comme ça. En... Il avait même dit même avant, que... avant, avant même cet incident, il avait dit à avant les vacances d'été qu'il avait, qu qu avait totalement euh, compris qu'il n'était pas choisi de faire la deuxième partie de saison parce que débarquer comme ça en plein, en plein milieu de saison c'est pas évident euh, il n'a pas les essais privés, il n'a pas toute la préparation de l'usine, il n'a pas tout ça et là on, on le projette en, en, en F1 pour certainement trois grands prix, peut-être quatre et en fait il va être jugé certainement par Marco Euh, parce qu'on sait que c'est Marco finalement qui a, qui a, le, qui a le fameux dans l'histoire et c'est pas Horner ou c'est pas, pas Toast ou Bayer ou Mekies euh, il va être jugé sur trois ou 4 Grands Prix en fait. et, mm. euh, et clairement euh, si, si c'est sur 3 ou 4 Grands Prix là il est pas hyper performant ou il est pas au moins dans les, dans les roues de Tsunoda euh, je pense que pour Marco bah, du coup, il peut-être pas forcément besoin de le tester pour, pour 2024 et après quoi. donc c'est très très très compliqué pour lui c'est une opportunité mais c'est aussi une grande, une grande pression une grande malchance en même temps Ouais, c'est ça exactement, c'est pas simple, <coughs> en plus j'ai même deux grands prix de parce qu'il est arrivé le, le samedi matin oui. ici, il n'a même pas eu le temps de faire les essais du vendredi, donc et il pleuvait, bah, et il, et et... Non, il a... on en parlera tout à l'heure de Liam Lawson, mais il a connu à peu près tout ce qui était possible oui. de connaître en un week-end de Grand Prix, Là, c'était très très fort comme baptême du feu on ne fait pas beaucoup mieux Mylène nous dit Marco a des deux brises en regardant un seul Grand Prix l'an dernier alors trois c'est limite l'équivalent d'une saison pour lui <rire> c'est vrai qu'il va, va, va, va avoir des avis très arrêtés dès le troisième Grand Prix de Liam Lawson s'il en fait trois euh, on demandait aussi ça, alors, le, la finale de la Super Formula si je ne dis pas de bêtises a lieu en même temps que le Grand Prix du Mexique de ce que j'ai compris donc le Mexique ça laisse quand même encore un petit peu de temps à Derrick Ricardo pour se remettre mais pas non plus euh, euh, voilà pas non plus énormément donc à voir ce D'ailleurs, en parlant de De Vries, certains ont dit qu'il était toujours sous contrat Red Bull, et logiquement, il devrait même faire de peut-être être remplaçant, je crois, justement, sur le Grand Prix du Mexique, d'ailleurs. Il devrait, il devrait être de retour dans le paddock euh, chez Red Bull pour en, en tant que remplaçant potentiel, euh, alors que Horner, à côté de ça, a déclaré que jamais de la vie, euh, il repiloterait dans une voiture. Moi, je veux dire, quand vous avez ce cette genre de déclaration d'un côté dans le paddock de, de Horner qui dit « mais non, De Vries, pas possible, on n'a pas pensé à lui pour, le, pour remplacer Richard o', alors qu'il connaît la voiture parfaitement, hein. Soyons clair. Oh oui. s'il y, si y a bien quelqu'un qui, qui pouvait reprendre la, ce volant-là euh, sur, sur, euh, sur plusieurs courses, c'est bien De Vries. Le, en plus, à domicile, je, veux, je me suis même dit, tu fais revenir De, De Vries à domicile euh, chez Alpha mais je veux dire, c'est double, double fiesta dans les tribunes, quoi. Mais non, non, évidemment, ils n'ont pas, pas vu ça comme ça chez Red Bull. Euh, donc voilà, je ne sais pas, c'est un peu, un peu bizarre, je pense que... Je ne sais pas comment se sont et négocier son contrat chez, chez Red Bull, s'il est cassé vraiment ou pas, mais a priori, non, puisqu'il serait dans le paddock du Mexique, d'après ce qu'il se dit, pour... parce qu'il n'aurait pas d'autres remplaçants possibles. Ce qui est fort, hein, quand même, c'est quand même pas mal à voir. Euh... Imagine, il est remplaçant chez Red Bull, <rire> Perez ou Verstappen est... est souffrant, il a mal au ventre, machin, ah. et De Vries va piloter la Red Bull. <rire> Alors, ce sera assez fort. De toute façon, je, parle, je, je te certifie qu'on ne le verra pas. parce qu'ils vont lui mettre une cagoule, tête de mort. là. Ça va être un peu la fête, oui, la fête oui, des vrai. morts, là-bas. Oui, Pendant oui. les trois jours, on ne saura même pas qu'il est là, en fait. Il est là, <rire> mais il n'est pas là. Vous on pas. dans l'émission. C'était vachement bien le happening de Red Bull, où il y avait tous les jours un gars qui était en, en, en, en fête des morts. C'était bien, quand même. C'était marrant. On ne sait pas qui était sous le masque, mais c'était chouette. On dit, sinon, ils envoient De brise remplacer Lawson en super formule Oh Le pauvre, là, en termes de clim, là, quand même, ce serait, euh, ce serait impressionnant sur l'année de de, de mais On verra effectivement ce qu'il en sera. Peut-être qu'évidemment, Ricardo reviendra. Mais voilà, il sera certainement au moins dans le paddock pour euh, pallier à une éventualité. Parce qu'on le rappelle, c'est important d'avoir ses remplaçants. Euh, tout peut arriver. On l'a vu avec, euh, avec Daniel Ricardo euh, Donc à voir effectivement euh, ce, qui, ce qui se passera pour l'Australien. Bon, lui, souhaite évidemment un prompt établissement. Au moins, voilà, il a été, euh, il a été opéré par quelqu'un qui s'y connaît plus que bien dans tout ce qui est fracture euh, des mains et des pieds. Donc vraiment, il n'y aura pas de pas de soucis, je pense qu'il sera extrêmement bien suivi euh, Daniel Cardo au fil des, des prochaines semaines, et maintenant, c'est toujours dommage, mais il n'y a plus qu'à attendre. C'est terrible pour un pilote de course, mais il faut simplement attendre de voir comment tout cela va euh, évoluer. Si nous commencions, mon cher Franck, par Red Bull, Ouais. Avec donc eh bien une victoire pour Max Verstappen, hein, euh, la neuvième de suite. Le record de Sébastien Vettel est égalé, il pourra donc le battre la semaine prochaine s'il venait à s'imposer à, à Monza, ce qui est quand même très fort parce qu'il va rester encore 7 ou 8 courses derrière aussi. Donc il peut euh, évidemment amener ce record à des, euh, à des hauteurs assez incroyables. Sergio Perez qui termine quatrième, ça c'est encore le, le, la copie pas parfaite du tout. Mais, mais pour Verstappen, moi ce qui m'impressionne quand même, c'est que C'était un Grand Prix difficile. C'était un Grand Prix avec du sec, de la pluie, des drapeaux rouges, des machins. À tous aucun moment, pièges, ça a été, euh, été endommé. Tous les pièges lui ont été jetés. Je veux dire, encore une fois, un grand, grand bravo à Max Verstappen. Je veux dire, Hor Horner le disait d'ailleurs, c'est pas, pas un robot. Hein. Il, il ressent la pression, il sait très bien que chez lui, c'est compliqué, il a la pression, euh, il sait qu'il doit performer et, et effectivement, bah, le, le, le week-end a été tout sous facile. Dire, de, dès les essais... On savait effectivement que la météo serait très capricieuse, donc il fallait vraiment travailler au mieux. On sait, on a vu à quel point ASPA régler. Euh, bon, ASPA c'était un sprint, donc régler une, une voiture quand il y a un, un week-end aussi capricieux en termes de météo, ce n'est pas évident. Donc du coup, euh, coup euh, de trimballer les mauvais réglages tout le long d'un week-end, ce n'est pas évident. Il s'est joué de, de, de tout ça. Bon, après, on sait très bien que sous la pluie. Euh, alors, sous la pluie, c'est toujours l'opportunité, toujours effectivement, de, de, de voir des pilotes faire des erreurs et il en a fait d'ailleurs, il a, il, a, il a failli, failli s'y mettre hein, aussi, hein. Il, a, il, a, il a glissouillé pendant, pendant, les, pendant, pendant, les, pendant les qualifs, il a eu, il a eu des, des petits soucis, mais c'est Max Verstappen, et Max Verstappen, euh, sous la pluie, il est encore plus magnifié, je veux dire, euh, si vous attendez, ah oui, c'est peut-être la seule façon de provoquer une erreur chez lui, c'est la pluie, mais il y a aussi autant de chances à côté qu'il qu en tire beaucoup plus profit et qu'il met à l'amende tout le monde. C'est -à, à, à double tranchant la pluie pour Max Verstappen. C'est peut-être la petite chance que vous voulez voir pour, pour que ce ne soit pas lui qui gagne, mais c'est surtout une condition, des conditions qui le favorisent. Et il a effectivement été, encore une fois, magistral. Euh, comme tu dis, neuf victoires de suite, donc il égale Vettel, Red Bull, encore une fois, donc c'est deux fois Red Bull, c'est un record mmh. que Mercedes, malgré ses... Euh, ces sept grosses années de domination euh, bon la, huit, la huitième c'était un peu plus compliqué mais n'a pas réussi à, à faire, hein. je veux dire il, et en plus ils avaient comme euh, à chaque fois des bons pilotes, Hamilton-Rosberg, Hamilton-Bottas c'est euh, quand même euh, pas rien ils n'ont pas réussi à faire ça et je pense que dans, dans la tête de Toto Wolf ça doit quand même travailler un petit peu quand même de, de voir que Red Bull a... ouais c'est ça, je pense que quelque part c'est le, le compétiteur qu'il est, il ne doit, doit pas aimer que que ça soit euh, qui un record de 9 victoires consécutives chez Red Bull en 2013 Ok, voilà, bon, on se dit « Ok, ça ne se reproduira pas ». Vous vous payez cette année de domination, les 8 de suite, vous ne réussissez pas à égaler, certes, mais que Red Bull, dès, dès qu'ils reviennent un, un peu en mode victorieux, réussissent à égaler et faire encore mieux, parce qu'il y a, pas, y a, y a, comme tu dis, il reste encore plein de grands prix et ils ne sont pas prêts d'être délogés à la régulière, que Red Bull fasse en plus le, le record de victoires consécutives qui a amélioré de grand prix en grand prix, et on le rappelle maintenant depuis, depuis de grand prix. Euh, je, je pense clairement que du côté de Toto Wolf, euh, ça ne doit pas passer. Maintenant, euh, voilà, c'est le jeu aussi, c'est Max Verstappen qui est, qui est grandiose, c'est Max Verstappen qui a expliqué, qui a révélé que c'est euh, en testant des choses à bas coût, qu'il a trouvé le petit truc, le petit, le petit déclic euh, sur sa RB19, sur comment bien exploiter, à la fois sur un tour et surtout au rythme de course. Euh, et, et donc voilà ouais, il est absolument en totale maîtrise de son sujet euh, en, en symbiose avec sa voiture et, et ce qui explique aussi Alonso je trouve un, un très bel alors avec Alonso c'est toujours, toujours c'est le, le, le double hommage c'est toujours euh, faire un hommage d'un pilote mais toujours en, en pensant aussi un peu à soi en glissant les mots bien choisis pour se glorifier aussi soi-même c'est du Alonso tout craché ça mais qui dit quand même qu'effectivement ce que fait euh, Verstappen c'est pas évident parce que lui il est il est quasiment tout le temps à 100%. Euh, ce que n'arrive pas à faire d'autres pilotes. Ce que, ce que, un nous a dit que là, sur ce grand prix-là, il avait réussi effectivement à être quasiment à 100% de ce qu'il savait faire. Contrairement à ce pas. Alors que Verstappen, c'est depuis le début d'année, il est quasiment à 100% tout le temps. quoi. Et ça, c'est pas évident. Donc, euh, donc voilà. Et, et à côté de ça, du coup, ben, on a un PRS qui, euh, je suis désolé... C pour moi, c'est encore bien pire que ce pas, parce qu'il se prend euh, une seconde, une seconde 33, une seconde, 0, 33, une seconde 3 en qualif euh, sur chaque segment des qualifications. Donc, s'il était au minimum à une seconde pile euh, de Verstappen, waouh Euh, non, sur, non, un petit, oui. non, sur un petit circuit en plus, hein, on, on mm -hmm. parle d'un tour en 1 minute euh, 11, 12, 13, je ne sais pas, selon les conditions météo, euh, c'est énorme. Euh, on était à une seconde des poussières à SPA, mais sur un circuit voilà, qui se fait en 1 minute 46, 47, je ne sais, sais plus exactement les, les, les, le, nombre, enfin, le, le chrono en tête c'est euh, un, un énorme écart c'est un énorme écart euh, heureusement que les autres étaient du coup à 5, 6 dixièmes parce que du coup ben, Pérez n'était pas trop loin même s'il n'était pas super bien placé sur la grille rappelons-le encore une fois euh, et, euh, et, et et voilà c'est extrêmement tranchant en fait là il y a, hum, il y a un pérez en perte de vitesse d'un côté et je pense qu'effectivement il est sous pression euh, Marco alors là c'est pareil toujours sur la communication chez Red Bull moi, elle m'affole toujours Marco qui dit quand même par deux fois, c'est-à-dire qu'il ne l'a même pas dit qu'une fois, il l'a dit deux fois, que pour 2024, pour Sergio Pérez, rien n'est garanti. En gros, effectivement, il y a un contrat, il y a des clauses de performance, mais bon, là, à mon avis, en clair, s'il ne ramène pas la deuxième place pour le titre, la deuxième place pour le champion du monde, pardon, il risque de sauver. Bon, je pense que la deuxième place, logiquement, ça devrait le faire quand même. Je ne vois pas sauter la dessus Par contre, être constamment à une seconde de Verstappen, je suis désolé, Verstappen ne vaut pas une seconde de mieux qu'un autre pilote de F1. Euh, ou alors ou alors c'est devenu un génie qui va s'améliorer encore et on a trouvé vraiment la pépite sur, sur mmh. la planète. Euh, comme il doit en exister, hein, je veux dire, sur, sur on est 7 ou 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a bien un mec qui un génie du pilotage qui doit être capable de, de, de coller une seconde à tout le monde, même à, même à Hamilton ou n'importe qui. Je veux dire, ça doit exister statistiquement, c'est fort probable. Je veux dire, on a, des, on a des gens qui ont des QI de 180 180 190, on a certainement peut-être aussi des, des, des gens dotés naturellement d'un talent pour le pilotage qui pourraient nous mettre la pâté, même à Verstappen. Sauf qu'on ne l'a pas déniché parce qu'il ne s'est peut-être jamais essayé au sport, au sport automobile. Ouais, mais a mais pas... voilà, c'est un gars qui ne cesse de s'améliorer d'année en année, de, de course en course, de séance en séance et je sais pas comment on peut l'arrêter quoi donc moi je commence vraiment à me demander si le niveau de la Red Bull effectivement c'est pas plutôt celui entre Verstappen et Perez euh, que le niveau qu'on que, qu est capable de tirer euh, Verstappen, dans ce cas on pourrait dire chapeau le règlement, il a réussi parce que <rire> oui ce serait vrai, beaucoup plus proche ce serait beaucoup plus proche de <rire> ce à quoi on s'attend bah oui parce que C'est ça qui est effectivement embêtant, ça fait 13 victoires de suite pour Red Bull, euh, parce que Laurentin nous disait, comme ils ont eu à chaque fois deux bons pilotes chez Mercedes, ils ne pouvaient pas avoir un pilote qui a 9 cours de suite certes, mais ils ont quand même jamais gagné 13 grands Prix de suite donc ça reste ce record-là à mon avis que Toto Wolff a un petit peu en travers de la, de la gorge. Euh... Mais, mais, mais quand tu vois les enfin, à quel point Perez galère alors évidemment c'est certainement entre les deux parce que je ne peux je ne peux pas croire que la red Bull domine autant les autres alors que derrière tout est assez euh, assez est compact et ici euh, enfin on n'a pas encore parlé du premier relais enfin du premier relais les, les premiers tours après le, oui. le de pneu mais c'était c'était gênant j'étais gêné pour Perez 4 secondes un moment 4 secondes autour, on Il parle de ça. 4 secondes autour avec la, la même voiture. Alors les gens, évidemment, nous diront que oh, ce pas les mêmes... Techniquement, ce sont censées être les mêmes voitures. Ils ne peuvent pas avoir une voiture, euh, la voiture de Verstappen, qui fait 6 dixièmes de mieux. Ce n'est pas possible. Et non, de toute façon, elle ne fait pas 4 secondes, quoi qu'il arrive. <rire> Donc, euh, ce n'était pas possible ça. C'était bon, absolument... Gérès bénéficie clairement du bon choix qui est de s'arrêter tout de suite après le premier tour donc euh, Perez en profite il faut gagner euh, le Grand Prix parce... là-dessus un... Oui, un oui parce qu'il qu repart avec, euh... avec 12-13 secondes d'avance je crois facile mm. j'ai dit bon là tu ok il a renversé la situation par rapport à Verstappen pour moi dans ma tête c'est euh, comment Red Bull va se démerder pour refaire passer Max devant vers la mi-course c'était un peu ça le truc non, il n'y avait, avait même pas à se poser la question c'était plié en quelques tours donc euh, oui voilà c est, c est... franchement c'est incroyable donc c'est euh... c'est comment dire c'est Ouais, c'est du grand enfin, c'est un, un maestro quoi je veux dire pour ce, pour pour Marco qui dit qu'on assiste effectivement à, à celui qui est le meilleur de pilote de tous les temps j'ai beaucoup de, de j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à cette phrase donnée par Marco c'est pas auto qui l'a sorti c'est Marco qui l'a dit il dit oui on peut pas dire ça parce qu'il faut toujours comparer par décennies ou sur des sur des périodes à peu près similaires parce qu'il est un peu, impossible de comparer un fin de joue avec un verstappen parce que c'était pas du tout les mêmes formulaule 1 c'était pas du tout la même technologie et je suis d'accord Mais quand vous arrivez, effectivement, à coller une claque, pareil, à euh, n'importe quel de vos équipiers, et que cette claque augmente d'année en année, euh, oui, c'est ça, parce qu'en en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est que la claque augmente d'année en année et d'équipier en équipier. Mmh. Euh, moi je serais hyper curieux comme tout le monde je pense de voir un Hamilton ou un Alonso face à, face à Verstappen ou peut-être au mieux on aura un Lando Norris si, euh, si ça marche pas chez McLaren et que, on, on sait que les deux sont assez potes et qu'ils ont même parlé effectivement on, on l'a relayé d'être un jour équipier Norris a dit ouais moi, je serais bien équipier de, de Verstappen mais chez McLaren bon, parce qu'il est politiquement correct en gros euh, s'il si avait l'occasion d'aller chez Red Bull Norris il irait pas non Maintenant, maintenant, aller chez Red Bull face à Verstappen qui connaît l'équipe, la voiture, euh, le concept sur le bout des doigts et qui en plus voilà, se, glorie, se glorifie, s'améliore, progresse d'année en année, je veux dire, personne n'a envie d'être équipé de Verstappen, quoi. personne C'est sûr que c'est très compliqué. On va accueillir M. Alexandre qui est avec nous. Comment ça va ça va, ça va, désolé pour le retard, c'est Serge Pérez qui m'a amené chez moi, donc c'était un peu lent. Il s'est pris, pris 4 secondes au kilomètre par rapport à ce qu'il faisait habituellement et donc là forcément c'est absolument. Ouais, on on a fait durer un peu le début que tu parles un petit peu de Red Bull quand même un petit peu tu voilà. vois. C'est ça, j'arrivais au moment où on parlait plus de Verstappen mais ça je suis... voilà. ah, oui. regardais depuis tout à l'heure il y a Il y a depuis 20 minutes en fait Alex mais il s'est dit non on va pas attendre ouais. euh, pour les les le moment. Merci beaucoup de nous avoir. Ouais. Et pour Pérez, pour revenir à ça, euh, il s'interrogeait sur la stratégie, oui, etc. On a plutôt favorisé Verstappen euh, en l'arrêtant avant, euh, lorsque la piste commençait à sécher. Oui, on a favorisé Verstappen, mais en même temps, quand on est effectivement 4 secondes, 4 secondes plus long, euh, il n'y a pas trop à se plaindre à mon avis. Oui, on se la ferme tout simplement, je pense, oui. au bout moment, euh, voilà. Mais j'ai quand même bah, adoré ce... Ça m'a pas bah, choqué, moi, ça, franchement, ça m'a pas choqué. Est-ce tellement... qu est qu'il nous a undercutés Mais enfin, Moi, c'est ce me... la naïveté absolue de se <rire> dire « Tu crois franchement, Sergio, qu'à cet instant précis, le problème, c'est l'undercut ?» C'est vraiment <rire> ça qu'on souci <rire> avec le repris, là. Euh, c'est abominable, quoi. C'est vraiment... Euh... Je ne pense pas en plus qu'on lui dise les chronos de Verstappen dans la radio, sinon je pense qu'il le mec qui s'effondre. Il quoi. Et ouais, y a eu une news c'est intéressant sur Nexène aujourd'hui. C'était lorsque Pérez disait j'ai des difficultés à m'adapter à, à la voiture. Et on était presque peinés de l'entendre. Voilà, lorsque vous devez vous adapter, vous n'êtes plus vraiment en confiance, vous cherchez vos, vous cherchez vos marques. Et, et euh, voilà, on sent bien qu'il a qu'il a lâché prise à partir bah, pourquoi partir de Miami en fait, euh, Verstappen disait aussi Bakou-Miami, c'était un peu le, le tournant, alors on, on aurait pu penser que le tournant c'était Miami, puisqu'effectivement c'était la course où Verstappen euh, partait 10ème je crois, il avait eu un problème en Q3, et, là, et Perez partait en pole alors qu'il venait de gagner à Bakou, donc on s'est dit bon ben ça y est, on est reparti pour une saison comme en 2016, euh, le Rosberg-Perez va, va, va damer le pion à Hamilton-Verstappen, euh, sauf que non, euh, Verstappen avait mis une claque à, Bakou, à Miami, à Perez, en finalement gagnant la course. Mais en fait, Verstappen l'a dit, le tournant, c'était plutôt Bakou, c'était plutôt Miami, j'arrive, où il avait trouvé les bons réglages, même s'il n'avait pas gagné à Baku, mais il avait trouvé les bons réglages, il avait débloqué le potentiel, et puis on a eu, bien sûr, aussi les évolutions euh, qui sont plutôt allées dans le sens euh, du, du pilotage de, de Verstappen, et au final, ça donne le, co le cocktail qu'on a, qu a, qu a aujourd'hui, voilà, enfin, vous parlez de Ricardo, c'est peut-être ce qui va sauver, finalement, le volant de Perez, même si pour... Euh, Euh, dans l'esprit Christian l'honneur c'est assez clair hein, ce que raconte Marco c'est n'importe quoi euh, et, euh, et Perez a à son contrat pour euh, pour l'an prochain. Ouais, ah, la, va, ouais, ouais, je voudrais cool. pas être à la place de Red Bull moi, simplement parce qu'effectivement tu mets Kido, tu en fait pas, tu mets Kilo à, en fait, à côté de Verstappen en fait c'est que tu détruis Kilo à côté de Verstappen c'est en fait c'est ça la question. Mm. C'est euh, mettre un Ricciardo qui se remet euh, péniblement de de quatre saisons difficiles dont deux encore plus difficiles chez McLaren face à un Verstappen en 2024 mais vous vous, vous, vous vous le détruisez vous le massacrez pour de bon le mec, le mec il est mec qui a veut se suicider quoi derrière je, je pense que effectivement dans l'idée d'or dans l'idée d'honneur c'est on, on met pas quelqu'un de, de fragile face à face à Verstappen sauf que Perez qui est quand même réputé dur euh, voilà comme ça c'est quand même un mec qui a dû aller voir un psychologue euh, c'est quand même un mec qui se prend maintenant quasiment une seconde enfin, qui se prend une seconde autour En, en calife par rapport à Verstappen, qui se prend maintenant quasiment une des claques aussi major magistrale en, en rythme de course bon c'était un peu plus euh, un peu plus serré comme entre les deux sur le sur le sec oui, oui, c'était pas la même chose que, que sur le sec et même c'était quand même un peu plus un peu plus serré maintenant à quel point Verstappen euh, avançait à mort euh, c'était mm. aussi voilà je pense qu'il est géré aussi derrière euh, mais voilà c'est euh, c'est en gros voilà moi le, de, le je pense que red bull un problème il doit vraiment se dire mais Si, on, si, ok on Pérez est trop, est trop loin mais on met qui à la place on, on détruit qui la place c'est ça en fait c'est c'est voilà pour moi c'est ça les... le problème pour eux c'est pas une bonne situation très clairement ah, ouais. j'avais repensé imaginez si Alain Permain était encore euh, ingénieur de course mmh. et qu'il s'est retrouvé chez Red Bull parce que c'est lui qui avait dit à Giancarlo Fisicela qu'il était deux mmh. secondes au tour moins rapide Alonso en Australie, donc là il aurait, il aurait, il aurait tout, tout envoyé valser, ça aurait été terrible ça <rire> aurait dû mettre une safety car parce que tout le muret des stands de Red Bull se sera trouvé sur la piste, enfin vraiment des, des images que l'on n'aurait pas aimé voir euh, mais voilà et puis Perez en plus de cela il s'est quand même planté sous la pluie ah, en fin sûr. de course, c'était pas facile je le conseille évidemment le fait que les conditions étaient très difficiles mais ils ont pas non plus été 17 à se cracher plus, c'est aussi ça le souci tout. Ouais. donc euh, Je ne s'est pas craché. Quoi. Ça qu il... Voilà. Alors qu'il avait des il bonnes a... raisons de le faire. C'est ça. Et puis, et puis, tu vois, il, il fait ça. Après, bon, bah, il dépasse la vitesse limite dans les stands. Enfin, C'est encore une fois une accumulation de choses. Euh... Donc, le rythme n'était pas terrible du tout. Hein. Il s'est fait dé dé dépasser. Enfin, même Gasly. Alors, il avait sûrement des dégâts, mais même Gasly revenait sur lui en fin d'épreuve mm. euh, mm. également. Mais même avant, Et euh, voilà sur les bras, c'était okay, les 4 secondes mais c'est pas possible, un problème alors il disait je, je conserve les pneus etc., mais bon c'est sûr que <rire> c'était absolument impressionnant non, non, c'était compliqué c'est voilà, toujours ce genre de choses difficiles en se disant bah, voilà Verstappen domine, Verstappen fait des choses extraordinaires, Perez fait des choses qui sont beaucoup moins bonnes et forcément l'écart est encore plus impressionnant que, oui. que ce qu'il est j'ai hâte de voir l'écart à Monza sur le sec parce que je pense qu'il fera sec normalement, sur un circuit qui n'est quand même pas complexe, entre guillemets, en termes de pilotage, où en général les équipiers sont quand même beaucoup plus proches, de voir la valise que Perez pourrait se prendre face à Verstappen dans des conditions comme ça. Mm. cest dire s'il se prend plus de 3 4 dixièmes, c'est honteux. Je me rappelle, les, les voitures à Monza sont en général classées par équipe, hein, quasiment, c'est vraiment c est c est ça un ça. circuit basique, vraiment, où le pilote ne fait pas la différence. Donc, je euh... sais que... On dirait qu'il n'a pas le même châssis et en plus il n'a pas le même moteur, Pérez. <rire> il a une Alpha Thori. Oh là, on n'a pas remarqué ça. Il, ouais. il a un cosorce. C'est a... vraiment... <rire> euh... C'est vrai, une malle de voyage, ne disons pas une valise, <rire> c'est ça. C'est euh, un attaché case, quoi peut-être. On va lui souhaiter ça au moins, mais non, il faudrait, faudrait euh, le, le réveiller un jour. Parce que je, je l'entends. L'argument, le, le, il est détruit depuis Miami, on vous le sert depuis Miami. Donc je l'entends, cet argument-là. On est, on est fin août maintenant, il serait, il serait temps qu'à un moment donné, il récupère cette confiance. Est ça qui est après dommage. des vacances, en plus, des vacances voilà. sur il, a, il a bossé, en fait, avant, après Spa, il a, il a passé quasiment une semaine, genre, du lundi jusqu'au samedi, je crois, je crois il est resté 5 jours, jours ou 6 jours de suite à l'usine de Milton Keynes, avec ses ingénieurs, à éplucher toutes les données des derniers Grands Prix, pourquoi ça n'allait pas. Et il dit, ouais, ouais on a compris, on a trouvé des choses, euh, voilà, et en fait, pour s'en prendre encore une plus grosse, euh, à Zandvoort. C'est voilà Bon, de Zandvoort, c'est le territoire de Max, donc ok. Euh... Mais si y a Zanmanza, Valise, là, il n'y aura, de... aura plus aucun doute possible. C'est voilà. le genre de choses où il faut aussi là où on regarde aussi, le, le... parce qu'évidemment, il y a cette, cette histoire où tout le monde pense que Verstappen peut être avantagé, mais c'est là où tu vois la force mentale d'un pilote. Rosberg, en 2015, quand il perd le titre à, à Austin, il est, il est dévasté, on sent quand même que mentalement ça l'a déglingué. Il a gagné tous les Grand Prix qui restaient derrière. Tu vois, est, ça lui a servi pour se rebooster, pour se relancer Euh, vers une série victorieuse qui l'amenaient vers le titre ce serait extraordinaire évidemment que, que c'était aussi l'époque où on disait Hamilton une fois que le titre était oui. plié était un peu plus dilettante ouais, c'est <rire> le terme à la mode en formule 1 euh, et donc voilà mais c'est peut-être pas faux hein, effectivement parce qu'il avait toujours aussi des activités à côté il était peut-être peut moins, encore moins de sérieux que maintenant mais bon de là dire qu'il qu qu se l'a coulé douce il, faut, il y avait quand avait pas qu'il ne fallait pas franchir non plus Mais oui, ouais, je pense qu'effectivement, il, il, il a su rebondir de manière euh, spectaculaire 2015, et puis surtout 2016, 2016. Il, il a rien lâché. Quoi. Et, du, du dilettantisme, pour prendre le terme d'un ancien tout tout c est, c est ça. Il était totalement en, en dilettant. On verra évidemment ce que ça donnera du côté de, de Monza pour, euh, pour Sergio Perez, pour Max Verstappen et pour Red Bull. Euh, alors en plus, c'est un grand prix avec l'allocation euh, pneumatique euh, ouais. euh, oui, différente. Et les enfin les allocations obligatoires en calife euh, durent médium, tendre qui ne se passe pas à voir euh, sur des pneus durs qui ne chauffent pas voilà. bien. Et on pense à beaucoup à ceux qui, y sont venus, qui vont venir le vendredi à Monza, puisqu'ils ne verront pas les voitures roulées. Ils ont oh oui. plus de chances de voir les voitures roulées sur le vieil autodrome que dans les Lesmo. D'ailleurs, personne ne voulait faire rouler de rookie sur, ses, sur les Grands Prix Sprint ou les Grands Prix... Euh, sur les formats ATA, justement, format mmh. réduit. Ben non, non, Aston Martin a dit, Lance Roll, tu laisses m'en baquer à Philippe Drugovic. Mmh. <rire> bon, après, c'est pas un Grand Prix qui est hyper compliqué, je veux dire, en termes de, en termes de réglage, c'est quand même assez mmh. euh, direct, il n'y dire, a, a pas énormément de choses à régler. En général, ça se cantonne vraiment à la suspension. L'aéro, elle est calée de chez Calais, je dire, les, les, les Alors, mais pour il ça peut les... Il, il, il peut pas courir, Lance Roll, il y a l'US Open en ce moment ah oui, a... <rire> oui, est que, oui il faut qu'il part vite parce qu'il y a les qualifs, là quand même hein. il faut qu'il passe les califs encore je crois donc là il y, y a encore un peu de temps ça tombe bien parce qu'on va parler d'Aston Martin ça fait du bien de parler d'Aston Martin en début d'émission euh, dès, euh, dès la deuxième équipe les autres un... termine encore deuxième hein. un podium de plus euh... gros, termine deuxième oui. très, très bien et puis l'Aston finit 11 oui parce que moi c'est le c'est le, <rire> le souci je pense sincèrement ils ont inscrit Drugovic pour les EL1 parce qu'ils ont oublié que Stroll était là parce que vraiment c'était euh, compliqué mais euh, Fernando Alonso qui nous a quand même gratifié d'un premier relais exceptionnel et vraiment sous la l'année euh, même, même, même dans le premier tour exceptionnel mmh. il, a, il a dit lui-même dans la conférence de presse alors il a, il a dépassé dans le virage 3 euh, et euh, Albonne et Russell et ce qui est absolument formidable avec ce ce, ce, ce renard et ce filou mais parle dans les bons sens du terme à c'est qu'il avait vu en essai-livre, il avait vu que lorsque la piste était un petit peu mouillée comme ça, alors pas totalement détrempée, mais voilà, qu'il commençait vraiment à se mouiller, il a vu que personne n'osait vraiment aller à l'intérieur, et pourtant il avait dit, voilà, moi j'ai laissé passer des voitures, lorsque j'étais en essai-livre, j'étais en tour de décélération, j'ai pris l'intérieur du virage 3, donc le virage, hop, comme ça en dévers, qui tourne largement à, à, à gauche, et j'ai vu qu'en fait, il y avait pas mal d'adhérence à, à l'intérieur du virage 3, alors que tout le monde prenait la trajectoire extérieure et il s'est dit ben, je vais peut-être tenter le coup euh, parce que tout le monde sera prudent personne ne va for forcément oser ben, moi je vais tenter le coup en cours c'est ce qu'il a fait et c'était euh, préparé donc c'était absolument magistral euh, alors il n'a pas été vernis par, par la stratégie ensuite euh, d'Eston qui l'a arrêté un peu trop tard mais ensuite il a eu un rim assez impressionnant aucune erreur une, une grinta vraiment euh, étourdissant, donc c'était, il a même fini de pas très loin de Verstappen, à un moment donné, il a même dit lui aussi lui-même, j'ai failli tenter un dépassement, un petit coup, bon, il n'en était pas loin, mais le fait même d'être pas loin, c'est déjà un petit exploit cette année, mmh. Euh, et voilà c'est un grand prix euh, superbe d'Alonso est- ce que j'ai bien c'est ce ce assez rassurant aussi pour Aston Martin qui apporté beaucoup d'évolutions euh, notamment Nouveau Plancher nouvel Aileron euh, les, les, les grosses évolutions il n'y avait jamais eu autant d'évolutions depuis Montréal et ça tombe bien puisque Montréal c'était euh, la dernière deuxième place d'Alonso de, de, de, et euh, voilà ça a permis un peu alors il faudra voir en conditions sèches mais ça permettra peut-être de rééquilibrer euh, Euh, les, euh, les, euh, euh, les performances qui avaient commencé à chuter pour Aston Martin et on nous demande euh, est-ce qu'il y a eu une évolution sur Alonso ou les deux voitures euh, bah, il n'y a qu'une seule Aston Martin si je ne me trompe pas non, apparemment il y en a, a, a, a trois c'est un petit aussi mais, euh... <rire> ah oui, <ça. rire> mais... Non, j'imagine que c'était sur les deux voitures. Oui, oui sur les deux ouais. voitures. C'est ça, ça qui est terrible. Donc là, il s'est pris, ouais, pris une rouste quand même. Moi, ce qui me fascine, c'est la troisième année du Grand Prix des Pays-Bas. Ça fait trois ans qu'Alonso est le seul qui sait comment prendre le virage 3 au départ. Moi, ça me il prend toujours des places à ce moment-là. Personne ne s'est rendu compte qu'il faut prouver. Non, et, et je pense qu'on s'est tous dit euh, au moment du, du, du dernier départ, hein, puisque c'était le, le dernier départ euh, sur la piste mouillée, que qu'il allait vraiment tout tenter sur, sur Max. Si c'est l'opportunité pour la gagner, enfin pour gagner une cette année, c'était là, quoi. Et bon, il s'est accroché comme il a pu à Max quelques tours mais bon je pense que, que Max en avait encore sous, sous, sous le pied et allait battre Verstappen à la régulière sous la pluie euh, il faut, faut se lever de très très bonheur à mon avis mmh. et être très très très en confiance oui. avec sa voiture pour y arriver euh, mais il a, il, il a voulu le tenter et il a, il a eu raison parce que les conditions étaient favorables c'est là où il y a le moins de différence entre les monoplaces c'est sur ces conditions là et donc bravo Alonso pour l'avoir pour, pour l'avoir tenté Ça, ça reste une très très belle deuxième place euh, je veux dire, deuxième place aujourd'hui c'est n'importe qui en rêve parce que si on élimine Verstappen en il fait, faudrait qu'on fasse en fait, le compte des vainqueurs hors Verstappen en fin de saison mm. euh, enfin, hors Verstappen ou Perez voilà, parce que, bon, voilà. il ça va être rapide ça, va être rapide, <rire> ça, ça, ça, ça, ça sera quand même une des plus belles saisons de, de euh, en Formule 1 donc, euh, donc chapeau à lui et Landstrand effectivement Wow, c est, c est, enfin, je, euh, pour revenir sur la rumeur sur le tennis, qui n'est pas une rumeur en fait douce, que nous, nous on, on, on l'a pas du tout traité sur, sur le Nigel, mais certains médias l'ont fait, parce qu'on savait très bien que c'était dit sous le ton de la boutade dans un podcast. Euh, C'est même un podcast de de The Race, c'était même Ben Anderson qui l'avait sorti, et c'est pas euh, Crofty, comme tout le monde a dit, c'était Crofty qui l'avait mm. sorti en premier euh, c'est Ben Anderson en fait sur le podcast de The Race qui l'a sorti, en... sorti pendant l'été il m'a dit de toute façon euh, le, le, on fout, lui, ce qui ce qu compte c'est qu'il s'occupe pourquoi pas du Zenith et c'est de là que c'est sorti, et Croft a repris, a repris cette blague là, et en fait euh, voilà, pour, ceux, pour ceux qui ont repris le truc bon, voilà, hein, nous on a bien précisé que c'était effectivement une, une, grosse, une grosse blague à, à la base Mais euh, Aston Martin euh, a privé Lance Roll de sa conférence de presse du jeudi, parce qu'il était censé être en conférence de presse du jeudi de la FIA. Tout le monde s'est dit « Oh là là, c'est la rumeur euh, tennis, machin, tout ça, il va annoncer, euh, annoncer la fin de sa carrière, j'en sais rien. Mmh. » Alors qu'il alors qu'il avait juste un bandage sous l'oreille, pour, pour une infection apparemment, et qu'il était en train de faire le con, je, je dis je, je, je lui explique l'expression « faire le con » sciemment, parce qu'il faisait vraiment le con à scooter. Euh, dans le paddock euh, au moment du début de la conférence de presse quoi. Le, mec, le mec était totalement en forme euh, donc le, le timing de la communication de l'absence de Stroll à la conférence de presse FIA était juste magistral, donc j'ai dit tiens il veut vraiment pas communiquer il y a un truc qui se prépare, j'en sais rien ou, ou alors ils veulent il le préserver de ça mais non, mais, voilà, il y a vraiment rien du tout à ce niveau là donc la rumeur tennis c'est. Stroll ah, ça ne fait que partie des déboutins mais juste pour en rajouter juste un dernier mot plus sérieux sur Stroll, j'étais aussi étonné qu'il soit pas plus rapide que ça sur le mouillé parce qu'on sait quand même c'est des conditions qui l'affectionnent ouais donc euh, ouais, un peu, un, peu, un peu bizarre on n'a pas vu du tout en fait du Grand Prix c'est très, très embêtant oui a... Bottas, c'est les deux pilotes qui qu qu qu ne sont pas signalés, dire, bon, Bottas il a fait une légère sortie bon Zou c'est craché mais c'est les deux pilotes qui ont été vraiment inexistants pour moi euh, pendant, la, pendant la course quoi. Mmh. et le chat nous le dit effectivement si vous voulez aller <coughs> voir sur Youtube qui a, fait, euh, qui a sorti tout à l'heure en plus une vidéo sur qu'est-ce que ça donnerait de 2023 sur les Red Bull vous voyez on est, on est connecté Euh, ah, voilà. et en plus Fernand serait en tête du championnat donc euh, moi j'achète je, je, il a, a pas de soucis ce <rire> serait une bagarre à Milton, euh, à Milton Alonso qui serait ma foi fort sympathique euh, mais, mais voilà c'est vraiment l'écart entre les deux euh, parce qu'on parlait justement avec Pérez avant mais là avec Stroll c'est ouais, ce côté très euh, alors peut-être effectivement qu'il a été diminué un peu par cette, euh, cette infection alors on a, été, on a été très rassurant pendant tout le week-end aussi euh, là-dessus mais voilà peut-être que ça l'a un peu... Euh, Un peu empêcher d'aller vraiment extraire le maximum de sa voiture, mais là c'était. Je vois pas encore, en en tout, tout cas ça l'empêchait de répondre ah, à l'écoute. Me ah. ah. Tu m'entends Ou c'est moi. Allô enfin, non, non, c'est ah, bon, bon c'est Pardon. Pas... <rire> non, non, non, en tout cas, je comprends tout pourquoi ça. Il enfin, n'y avait pas de quoi lui couper une présence à la conférence de presse de la FIA. Soyons clairs. il oui, n'y avait pas, pas Il y, avait... y a des moments, des justifications au niveau de la FIA qu'il va falloir quand même creuser. En plus, c'est très très bizarre parce que la conférence de presse de la FIA, alors je, je dis ça pour ceux qui ont vraiment la Formule 1 de, de bout en bout, vraiment, okay, qui sont avec nous dès le jeudi à lire les déclarations des pilotes et tout, euh, c'est la première fois cette année qu'on avait deux pilotes de la même équipe à la conférence de presse de la FIA. Parce que c'est toujours euh, 10 pilotes, donc un par équipe, qui passent à la conférence euh, de la FIA. Et les autres pilotes passent devant la, les caméras de la officiel de la FOM et les vidéos sont retranscrites sur le, sur le site officiel de la F1. Et là, pour une fois, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour introduire un, une bascule, il y avait les deux pilotes Aston Martin qui étaient prévus ensemble à la conférence de presse du jeudi. Bon, bah, manque de peau, Stroll était euh, porté pâle. <rire> <T> était indisponible, <rire> <Voilà. rire> pour diverses raisons. Euh, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir pour Aston Martin, ça remonte, effectivement, on s'inquiétait pour eux. Après ce très beau début de saison, on reprend des, des bonnes habitudes. Alpine sur le podium, messieurs. Pierre Gasly, troisième. Dans le genre inattendu, mais bon... Tant mieux L'effet Bruno <rire> Famin, déjà. <rire> oui, déjà, ouais, déjà. Non, mais surtout inattendu, mais Alors, ouais. finalement logique, quand on regarde le Grand Prix, enfin lui-même, oui. la ah, course oui. du dimanche, c'est totalement mérité, c'était un Grand ah, Prix. Oui. Ce, -ce qu'il qu faudrait souligner, ici c'est que, comme pour Alonso, Euh, Gasly c'est pas du tout de la chance hein, le fait qu'il profite de, euh, de la, de, de, du petit chaos du départ et qu'il repart euh, très très bien euh, il s'arrête au bon moment et il repart sur le, dans, les, dans les premières places euh, à la reprise de la course c'est pas du tout de la chance parce que c'est lui-même qui a fait vraiment la demande euh, au stand voilà je, dès que j'ai vu j'ai vu l'opportunité j'ai vu qu'il fallait s'arrêter et je suis rentré directement au stand contrairement à Euh, à certains voisins de garage les pneus intermédiaires étaient prêts euh, et donc voilà si, si Gasly a été entre guillemets favorisé par la stratégie c'est que sa chance là bah, il l'a construite lui-même et donc c'était tout à fait mérité donc ça c'est le premier élément je pense qu'on peut dire sur la course de Gasly le deuxième c'est le rythme de cette Alpine qui était étonnamment bon Euh, on l'a on, on vu voilà, euh, s'offrir le scalp de, de Sainz et, et revenir même sur pérez en fin de course euh, alors est-ce que ça veut dire que l'Alpine finalement était, est redevenue une meilleure voiture que ce qu'on pensait est-ce que ça veut dire que cette Alpine elle préfère quand la piste est mouillée plutôt que sèche a priori Gasly elle est plutôt dans le, elle est préférée plutôt la seconde option euh, mais comme il pleut tout le temps cette saison c'est plutôt bon pour, pour jusqu'à la, la fin de l'année donc voilà euh, donc Tout était réussi du point de vue opérationnel chez Alpine. Alors on dit que souvent c'était une saison ratée sur le plan opérationnel, etc. Bah là, tout était bon, donc il faut quand même le, le souligner. Ça ne va pas rendre cette voiture meilleure qu'elle ne devrait être à mon avis. Mais ça fait plaisir aussi à Gasly qui après sa troisième place au sprint à Spa enchaîne avec un vrai podium cette fois. Voilà, c'était la, la très bonne surprise de dimanche. L'Alpine est peut-être la première voiture conçue pour le changement climatique <rire> dit, il va faire que pleuvoir donc on va faire une voiture la c'est BWT qui s'en occupe mais oui dans... <rire> ils Spécialiste de l'eau donc tout va bien dans, dans 50 ans quand la mer du Nord aura recouvert les 10 premiers virages de, de Zandvoort là, ça... oui parce que c'est vrai moi j'aime beaucoup Zandvoort dans 2031 on n'aura plus j'espère <rire> que non parce que c'est compliqué hein, pour, le, pour le Grand Prix des Pays-Bas euh, non non Vas-y Franck vas-y Non non j'ai juste pour Gasly effectivement il n'y a pas grand chose à rajouter rapport à ce qu'a dit Alex c'est effectivement voilà, c'est l'excellence opérationnelle d'Alpine telle qu'on a connue euh, euh, avant cette année en fait euh, qu'on a retrouvée là, sur ce Grand Prix là avec, euh, avec un Pierre Gasly qui sait effectivement aussi bien lire les courses quand il est en position effectivement, de jouer les, les gros points voir le podium il est on sait qu'il est là quoi. il en a déjà signé quelques-uns des podiums une victoire d'ailleurs aussi euh, dans ces conditions là il, il sait effectivement lire la course il avait le bon rythme en plus, hein. Voilà, il était même très étonné, c'est ce qu'il a dit lui-même, il était extrêmement étonné de, de, de suivre aussi facilement euh, le, le rythme des meilleurs, Saints, voilà, quand, de, de, quand il a vu qu'il en fait, qu avait pu euh, passer Saints comme ça, il s'est dit, là, euh, sur ce grand prix-là, on a quelque chose à jouer. Et, euh, bon, le seul petit bémol, effectivement, c'est, euh, je sais que c'est un, un, un petit peu jasé sur les réseaux, c'est effectivement qu'il se fait un peu bien tasser par Verstappen sur son, son dépassement que Verstappen n'a pas été, euh, voilà, sous-enquête, pénalisé pour ça. Bon, ça c'est encore, euh, ça, encore un, un autre débat, je pense pas qu'il y ait franchement besoin d'ouvrir une enquête là-dessus, de mon côté. Euh, c'est un dépassement, certes, à l'inverse, voilà, euh, mm -hmm. il, il en profite là où il peut, tant que ça reste dans les limites, ce qui est abstracté dans le règlement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, non, euh, Gasly, Gasly, parfait. Euh, ok. On a parlé d'Estaban, de, des on, on en non, parle pas aussi. encore justement, mais juste avant ouais. de, de parler d'Ocon euh, pour le dépassement, bon, moi ça vient, je trouve que ça vient aussi d'un problème qui est que c'est hors piste, c'est quasiment la trajectoire dans ce virage en fait. Euh, ça. Tout le monde met les roues sur le Aramco déjà pendant, pendant les essais, les qualifs, Donc oui, effectivement, il ne laisse pas complètement la place, mais euh, j'ai vu beaucoup de gens se dire, euh, la FIA aurait dû légiférer, même si Alpine ne s'est pas plainte. Euh, mais à un moment donné si on ne se plaint pas chez Alpine, c'est aussi parce que dans ce virage-là, il était quasiment sur la trajectoire Gasly. En fait, Verstappen ne le pousse pas tant que ça par rapport ça. à la trajectoire habituelle et je, je serais quand même d'accord maintenant de commencer à envisager qu'effectivement, si l'équipe qui subit ne se plaint pas, sachant qu'en Formule 1, tout le monde se plaint tout le temps à la, chaque, à la moins de petites occasion <rire> c'est que franchement, ça va. Euh, oui. C'est que Gasly lui-même a estimé qu'il n'y avait rien de grave. Sinon il aurait tout de suite été à la radio à dire c'est un scandale, qu'est-ce qu'il a fait, il m'a poussé, enfin voilà, on l'aurait entendu et, et ainsi de suite, donc euh, c'est pas, et on me dit que qu'il a dit pour le coup qu'il avait pas de grippe bah forcément quand il pleut et que tu vas sur de la peinture, il n'y pas de grippe mais en soi, voilà, il n'a pas senti complètement avoir été forcé hors de la piste à ce point-là, même si euh, c'était plus que, que musclé. Pour Esteban Ocon, c'est la dixième place, aussi malheureusement avec cette, cette stratégie, c'est con parce que je pense que mettre les pneus pluie, c'était vraiment, le... vraiment pas un mauvais choix, Non, bon, il s'en est plein sur le coup parce que effectivement tout le monde est parti en intermédiaire et lui en voilà. pluie mais si, si euh, Joe s'était pas craché derrière, il aurait pas eu de drapeau rouge et c'est lui qui avait les bons pneus, clairement. Mmh. Euh, alors, Exactement. normalement. Parce que voilà, moi, moi, je... Le risque c'est que, que... s'il ouais. avait les bons pneus, c'est qu'il y aurait eu trop de projection, ils auraient bien drapeau rouge et bah on va Exactement, ça, les, les plus sont rarement les bons pneus en formulaire sur de voiture de sécurité. D'ailleurs saluons euh, à tout à l'aparté la, la, la note de la direction de course qui a dit que s'il pleuvait et qu'il y avait un départ comme ça sur, sur ce FICAR, ils avaient le droit maintenant d'imposer de, aussi des intermédiaires qui oui. évite du coup de le, bah, le, ce qui s'est passé à Spa. Hein, bon, clairement, cest à que tout le monde, tout le monde s'arrête pour changer directement des, euh, les, les pneus pluie en intermédiaire, parce que ces pneus pluies, ils servent strictement à rien. Une fois que euh, la fia déclare que la piste est roulante, roulable, euh, bah, ça veut dire que les pneus pluie, on, on peut déjà s'en passer. Donc au moins, là, euh, tant que Pirelli n'a pas produit un super intermédiaire, parce que je pense que c'est vers, vers ça qu'on va se diriger, euh, bah, au moins.. Euh, au moins c'était le, le bon choix, c'était la bonne décision de, de l'IFA de faire comme ça, et effectivement Esteban Ocon, je pense que vu les conditions, vu la, vu, vu la, la quantité d'eau qui s'est déversée ensuite pendant, pendant deux tours, hein, je pense qu'il y a eu bien, bien deux tours effectivement, ça a bien plu euh, très très fort avant ça s'est calmé, mais il y a deux tours, effectivement, les pneus pluie euh, je pense pouvaient faire la différence, quoi. Euh, après, euh, voilà, c'est la faute à pas de chance sur ce, sur ce drapeau rouge, quoi mais bon alors après c'est un grand prix qui était tellement animé tout, tout, tout pouvait euh, basculer on, on en parlera de Mercedes hein, qui passe de, de héros à zéro à cause de ça mais c'est. il s'offre comme un point quoi. Je veux dire, il ne faut pas être trop dégoûté non plus je pense et euh... Et voilà, un podium pour lui à Monaco, un podium pour Pierre Gasly, c'est bien, ça fait un partout balle au centre en, entre les Français. Euh, il il s'est réjoui pour, pour, pour Pierre à la fin de la course, en, en soulignant bien qu'il avait lui aussi eu un podium à Monaco, d'ailleurs, c'est toujours pareil, <rire> un, un, pilote de, un pilote de F1 rappelle toujours effectivement ses exploits à lui aussi. Euh, et voilà, donc euh, bah, un point, moi je dis, vu les conditions, ça serait peut-être aussi bien euh, 18e ou dans le mur, hein, je veux dire, au bout d'un mmh. moment, il faut savoir prendre faut le point là où il est. Moi, je pense que je suis très content qui s'est tenté un truc chez Alpine au moins voilà il y a eu cette tentative oui, oui. ils ont ils ont tenté quelque chose et voilà bon bah ça a pas complètement marché ça fait quand même un point de plus les deux voitures sont dans les points ce qui est pas visuel on va dire donc euh, bah, voilà il y a quand même de quoi euh, de quoi plutôt se, se réjouir euh, mais ça ouais, il, il était vraiment pas content mais c'est voilà c'est le genre de truc là euh, il n'était pas non plus à la situation qui barricoine en Malaisie où, où vraiment il pleuvait il y avait pas une goutte et que là il ça venait quand même Ça ce jour, en un coup de dé à ce moment-là. Ils ont des radars, certes, mais le radar ne dit pas exactement, évidemment, combien d'eau va arriver. C'est jamais, jamais possible, donc c'était euh, bien tonté. Pour, pour une fois, j'ai quand même trouvé hyper précis, le radar, sur ce Grand Prix-là. Oui, ils, que... ont bons. ils ont été bon. effectivement. Je ouais. pense que, ouais, ça va être plus facile quand ça vient de la mer à prédire que... Le que de la terre à mon avis mmh, donc, quand il n'y a, mais... a pas de montagne ou de colline à côté qui peut vous dévier les, les nuages au moins c'est plat, c'est plat là-bas, mmh. c'est comme la Belgique ouais. c'est <rire> linéaire le truc tu sais que si l'eau est là, elle va arriver euh... dans 100 minutes elle est, elle est elle pas est arrêtée là c'est bête, bête que chez Ferrari le gars du radar dit pas au gars qui doit qui sortir les pneus tiens il va pleuvoir et si tu restes, on sortait les pneus peut-être faut peut-être euh, peut embaucher quelqu'un d'autre pour faire du coup c'est vrai qu'on est, on est pas malin ça fait déjà presque une heure d'émission on est qu'à qu le pin d'attendre parce que le, le, enfin, le moment Ferrari va être long hein, quand même. je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais il va y en avoir des choses à dire sur Ferrari euh, un, peu, un peu comme à chaque émission cela dit mais là il euh, là, y avait quand même quelque chose d'assez euh, merveilleux euh, bah, bon bah ça tombe bien Okay, ouais. <rire> Et transition voilà, c'est magnifique. magnifique ce qui vient de se passer. Carlos Sainz termine cinquième. C'est bien déjà en soi, c'est pas mal. Charles Leclerc est été contraint à l'abandon. Que ce fut, euh, que ce Alors, fut compliqué. Déjà, en calife, euh, en calife, Manu a fait un article pour se demander pourquoi Sainz bénéficiait d'un totem d'immunité parce qu'il n'était jamais sanctionné par la FIA lorsqu'il gênait les, euh, euh, les autres pilotes, et c'était encore le cas euh, en Calife, alors je le dis de manière bien moins passionnée, engagée, euh, énervée que, que Manu, parce que je suis sûr que ça aurait été grandiose, mais on peut aller l'article, il fait tout un récapitulatif euh, des moments effectivement en Hongrie, à Silverson, etc., dans toutes les autres courses, où Sainz a gêné les autres pilotes et n'a pas été sanctionné, en accusant d'ailleurs les, les, les autres pilotes, là ici, voilà, et je sortais des stands, euh, il sortait des stands, il ne m'a pas vu, etc. C'était de nouveau le cas ici, il y a un jour ça finira par un crash, voilà, ce n'était pas encore le cas heureusement, mais un jour ça finira par un crash, ça tombe bien puisqu'on a Monza euh, qui arrive et on sait qu'en Q3 à Monza, euh, il peut y avoir à, des, des sacrés embouteillages. Donc, voilà. Et euh, puisqu'on parle des califs, voilà, c'est un calif aussi où Leclerc manque d'être éliminé en Q1 mmh. et à la fin euh, il, il recadre son ingénieur, on a l'impression vraiment qu'il est désespéré que c'est à lui finalement de lui enseigner le le B.A. du métier, trafic, trafic, et j'aime bien ce que vraiment il va se focaliser sur une chose améliorée. Voilà, donne vraiment la direction, on ne va pas avoir mille priorités, on va fixer un point, pour lui c'était le trafic, le trafic, le trafic, etc. Il faut améliorer ça, sinon on ne s'en sort plus, effectivement il a failli être sorti de la Q1, euh, voilà, le problème c'est qu'il est allé euh, dans le mur, il est allé au-delà de cette limite euh, en Q3, en euh, Q3, bon ça arrive euh, il a été assez j'ai trouvé durement critiqué par Vasseur je qu'il est un peu durement traité euh, par Ferrari moi c'est mais... logique hein. Je, je pense que, le, le, que Vasseur soit le critique comme ça après ce qu'il a sorti à son ingénieur sortir faire une, une, une, une bêtise comme ça après derrière en Q3 je pense que Vasseur l'avait un peu mauvaise quand même parce qu'un recadrage en, en public aussi long à la radio euh, en Q1 sur un ingénieur qu'on sait, qu sait déjà tous sur la sédette, je, je pense que Xavier Marcos ne va pas, va, pas, va pas faire de long feu hein. je pense qu'ils doivent, doivent attendre le bon remplaçant ou autre chose mais euh, je pense <rire> je... que la, la sœur l'avait aussi un peu dans, dans, dans le pif euh, Charles là-dessus, je, je pense pas, pas de manière générale mais sur ce, sur ce coup là je pense que bah, la sœur l'avait mauvaise par rapport à Charles par rapport à, par rapport à ça j'espère que Xavier Marcos a un plan de vie hein, du coup <rire> <rire> Faut, juste pour en revenir par rapport à Sainz et son immunité euh, aussi, on ne l'écrit pas sur Next Gen, on ne le, le dit pas parce que c'est euh, parce que c'est du off total, mais euh, Carlos Sainz, senior, le papa de Carlos, et euh, Mohamed Ben Sulaïm sont les plus grands potes d'Alter qui peuvent exister. Euh, de là à dire qu'il est protégé par la FIA, moi je ne veux pas me rentrer dans les débats, j'ai lu des choses là-dessus, Honnêtement, je ne serais pas étonné. Voilà, c'est mon mm -hmm. point de vue. Après, vous en faites ce que vous voulez. Euh, mais c'est euh, des très très très très grands potes. Carlos Sense mm -hmm. Senior a une, a une énorme sphère d'influence en Formule 1, comme vous ne pouvez pas imaginer. Euh, c'est l'homme de l'ombre. Il est derrière pas mal de choses. Euh, et en ce moment, je peux vous dire qu'il négocie euh, euh, fortement avec Audi. Euh, voilà, est... D'ailleurs, les, co les contacts ont été confirmés. Il y a eu des contacts. Voilà, ça ça a été confirmé, c'est euh, avalisé Euh, C'est une, une interview à nos confrères de Planet F1, voilà, où, ça, où ça a été effectivement euh, confirmé par, par Carlos Sens, senior, et, euh, et le manager de Carlos, qui, qui n'est nul autre que son cousin. Euh, il voilà, y, y, y a des contacts avec, avec Audi. Donc, euh, donc soyons, et... cl soyons clairs qu'il y, y a des choses qui se passent. Et, je veux dire, vous ne verrez jamais Carlos euh, Sens, euh, junior, éliminé de la Forme 1 sans baquer en F1 avant un bon bout de temps. Quoi qu'on qu puisse penser de lui, quoi, quoi, quelles que soient ses erreurs, quelles que soient ses très haut ou ses très bas, euh, il a une sorte de, de totem d'immunité. Ouais, si, si on peut dire ça. C'est -ce Et... impressionnant. Vas-y, euh et il faut savoir que c'est l'oncle de Pierre Gasly le pire ennemi de Ben Suleyem aussi ça explique <rire> aussi me <rire> semble que l'on c'est à le côté mais... de, de Mohamed Ben Souleyem il y a, a <rire> à... c'est bon, vrai bien sûr il fait une beau... pas un meilleur moment mais moi j'aimerais bien que Ferrari fasse preuve d'autant d'autocritique que Charles Leclerc pour progresser parce que pour revenir à l'affaire des pneus lorsque Vasseur nous dit ah oui euh, en début de course pendant bon, que Leclerc est rentré chaussée des intermédiaires il a voulu faire comme Gasly c'est à dire faire le bon choix Mais les deux intermédiaires n'étaient pas prêts, alors même qu'ils ont eu quand même tout un tour pour se préparer vu ce qu'ils Et ça euh, dit Ah oui, mais finalement, ça c'était compréhensible parce qu'il a fait une callbox, quoi, il est rentré sans prévenir. Euh, oui, d'accord, mais enfin, voilà, on est un peu sûr que. Oui. Alors on n'a pas perdu 30 secondes ou je pas 40 secondes comme l'autre fois, c'était arrivé, mais là, c'est ouais, 5 ouais, 6 enfin, secondes. Voilà, quoi. Bon, oui. en, en gros, ils étaient là, ils étaient à causer. Il fallait juste effectivement les déballer, mmh. les sortir. Oui, il voilà, ne faut, faut, faut, faut pas chercher d'excuses non plus à Ferrari quoi, du temps de genre. Voilà. Non, je ne cherche pas d'excuses le, mais Leclerc du moins côté à ce coup-là. Leclerc le <rire> dit même que ça a pas eu une grande influence heureusement parce qu'il s'est arrêté au bon moment et s'est arrêté en premier. Oui. Mais s'il s'arrête au deuxième tour ou au troisième tour euh, c'est peut-être la différence entre être huitième ou être quinzième enfin, D'ailleurs ah même... mais... chez Red Bull aussi il y a eu un cafouillage sur les pneus aussi il pas... y a eu ça chez Perez au premier arrêt oui, de ce que j'ai vu Exactement. mais en moment en l'arrêt c'est En fait, c'est un léger cafouillage, mais c'est très rapide. Et c'est là où tu Alors, vois quand même un il peu il la différence plein, entre ouais. les deux. Parce que je veux bien qu'on dise, euh, que Fred enfin, Vasseur dise après la course, que, que Leclerc dit « call box trop tard ». Déjà, il dit qu'il... Donc, en gros, call box, pour ceux qui demandent, c'est le pilote qui dit « je rentre au stand », tout simplement. Euh, déjà, il dit que Charles Leclerc dit cette phrase dans la pit lane Si on regarde la caméra embarquée, c'est pas totalement vrai. C'est au moment où il est encore sur la piste, il va dans la zone de décélération, il dit qu'il rentre au stand, donc finalement on ne leur laisse pas euh, 40 secondes pour se, pour se préparer, mais c'était... Enfin, devant notre télé, on, on savait qu'ils allaient rentrer. Ça se voyait, oui. vu la pluie qui tombait, ça paraissait fou que tout le monde puisse continuer, donc tu, tu te dis au moins... Tu te prépares à l'éventualité, c'est juste. Euh, voilà, toutes, toutes les autres équipes ont sorti leurs pneus à temps, sauf petit cafouilla chez Red Bull et gros cafouilla chez Ferrari. Donc du coup, on en tire les conclusions qu'on veut. Vasseur peut sortir toutes les conneries qu'il veut. Euh, je veux dire là, sur ce coup-là, effectivement, Ferrari, ils n'étaient pas optimum. Ils avaient des pneus à côté, puisque sinon il aura attendu 30 secondes, 40 secondes les garages de Zandvoort sont très petits, c'est des garages à l'ancienne encore, donc euh, tous les pneus ne sont pas prêts euh, juste à l'entrée des box. Mm. Sont... Il y a une bonne partie qui est derrière. quand même, hein. Donc mm. il, les pneus étaient quand même là, parce qu'on savait qu'il allait flotter, euh, ça se menaçait déjà 10-15 minutes avant le départ, donc les pneus étaient logiquement là. Voilà. Mais, mais les autres, voilà, autres n'ont pas qu'à fouiller, et euh, eux ont qu'à fouiller, donc, donc euh, oui, donc ça mérite un carton rouge, quoi. mais quel que, soit la, quel que soit le timing du call box. Quoi. Voilà. Mais après, c'est sûr que euh... Euh, Leclerc n'a pas été complètement exempt de tout reproche ce week-end. Euh, course oui, très compliqué oui. après le, le contact avec, avec Piastri. qui là aussi est un contact, est... ça se joue sur vraiment rien et c'est dommage. C'est aussi un manque de chance, il y a un tout ah, petit souverage. Ouais, voilà, bon, il voilà, se touche. ne son... euh... sous la pluie, donc ouais, c'est pas, c est c est pas ça, évident. C'est pas facile quand t'es côte à côte avec quelqu'un. Et puis, manque de bol, le, le bout d'aileron qui va dans le dans le plancher et qui lui abîme le plancher, forcément ça ne l'a pas aidé donc une fois qu'il faisait sec quand il se fait dépasser par Lawson ça quand même à mon avis atristé tout le monde c'était absolument absolument Lawson n'a pas dû y croire de toute façon ils étaient tellement à la ramasse sur ce Grand Prix je parle même pas de la course parce qu'en fait dès les essais libres c'était pitoyable ils avaient à priori pas le bon package aérodynamique Enfin, c'est ce qu'ils ce qui, ce qui se disent, l'analyse à faire, c'est est-ce qu'ils avaient amené les bons éléments aéronémiques pour ce, pour ce grand prix Parce qu'en vitesse de pointe, ils étaient largués. Et en fait, euh, bah, il fallait peut-être un peu moins d'appui que, que l'an dernier pour cette année. Peut-être que toutes les autres équipes ont, ont tiré les leçons de 2022 avec, des, avec un poil moins d'appui et un peu plus de vitesse de pointe. Ce qui vous a d'ailleurs permis d'avoir plus de dépassements que, que l'an dernier, je pense que ça a aussi dû jouer. Et Ferrari je crois qu'ils sont restés sur, sur les enseignements de 2022, ils avaient peut-être le même niveau d'appui que 2022, ils n'étaient pas les bons ailerons parce qu'ils étaient vraiment à la ramasse sur le sec. Quoi. Ils n'étaient même pas dans le top 10. Quoi. Je veux dire, mm. Sans même parler de la course, voilà, Saints -Saint sauve une, une cinquième place. Euh, C'est même miraculeux quand on voit le déroulement du week-end si, si on repart depuis le vendredi. Quoi. Oui c'est très fort de finir cinquième Effectivement ils peuvent, voilà. ils peuvent On est tout à fait heureux ah Sens a mmh. dit, plutôt il avait dit Il faut se satisfaire, j'ai permis d'une cinquième place <rire> Et, euh, Voilà, ben voilà Il avait les moissures, il savait de toute façon, il a dire, mais franchement, je vous jure, il va falloir vous en satisfaire, vraiment, parce que c'est ce qui arrive. Et, et, et Sens, du coup, en plus qu'il dit qu'on avait la sixième ou septième voiture la plus rapide dans Zone Wars, ça calme. Et sense euh, il n'hésite pas, lui, à critiquer dans la presse, hein. il y va. Hein, oui. parce, qu il se... parce que voilà, c'est exactement ce que je dis. Il, il, il, il est quelque part protégé. Qu'il continue chez Ferrari ou qu'il aille chez Audi, il aura une bonne place en 2026. Ou en 2025, il faut qu'il aille un an avant chez Sauber pour, pour, pour se préparer. Et donc, lui, il ne mâche pas ses mots. Quoi. Leclerc est quand même beaucoup plus politique. Euh, voilà, et, et je, je, je pense que du coup, ça t a aussi bien énervé Vasseur que Sens puisse parler effectivement comme ça. Que s'il y a moyen de lourder Sens <rire> à un moment ou à un autre, ça, je pense que vraiment, c'est ce qui va arriver. C'est dommage, tu vois, parce qu'effectivement, je, je pense aussi que Vasseur n'est pas content de pouvoir voir cette situation où un pilote est en toute impunité. Mais pendant la pause, il en a rajouté une couche sur Leclerc. C'est vraiment dommage le côté où Euh, il pourrait alors je dis pas quand un pilote fait de la merde il faut, il faut savoir lui dire c'est aussi quelque chose d'important bien sûr c'est un bon manager va savoir dire les, les bonnes choses et les mauvaises choses mais est-ce qu'il est nécessaire d'aller en plus de, de cette absence de reproche à Sainz parce qu'on voit clairement personne ne lui reprochera de, de toute façon jamais rien parce que sinon après on se, on se retrouve à se faire souffler dans les bronches est-ce qu'il est obligé d'aller autant après évidemment euh, parler sur le clair pour, pour ce week-end encore une fois oui je pense que je, comme toi Franck c'est normal Tu passes une soufflante pareille, la moindre des choses derrière c'est d'être irréprochable et de faire tes, tes ça, tours de qualif exactement. et finir correctement. Donc ça je le comprends. Mais quant à l'espèce voilà, le, le, de bilan de mi-saison dans la Gazeta qui était intéressant sur Toulon, mais le, la petite phrase en plus sur Leclerc, tu te dis oui, est-ce que c'est est vraiment nécessaire d'en plus parler d'un côté impulsif, un côté euh, euh, entre guillemets, par le mal, alors que Sainz fait bien pire dans toutes les communications. Voilà, c'était assez, euh, <rire> assez étonnant. Mais on verra un peu ce que ça va, ce que ça va donner Et maintenant ils arrivent à Monza va falloir euh, va être bon ce week-end que... ils peuvent hein, sur le papier c'est pas un trop compliqué donc il intérêt à amener les bons, les bons ailerons le moteur on sait qu'il est là euh, ça peut jouer ça s'est joué une pôle hein, la FF23 elle jouée, la jouer la mmh. donc euh, pourquoi pas maintenant Absolument. une poule oui mais sur le rythme de course je suis désolé ça Après ça dégrade moins aussi hein, à Monza donc peut-être que ça peut les sauver aussi mais bon ça voudrait vraiment dire un miracle dans les tifosies Après tout McLaren a bien perdu une course en 188 à Monza donc peut-être que Red Bull pourrait perdre la sienne à Monza aussi Le Lawson sera-t-il beau... sera le Jean-Louis Schles Bah non ce serait dramatique suis... une Alpha Tori qui a croché ah le Monza serait terrible. Ah là, le, là, le sort de Losson, je peux te dire qu'il est réglé direct par Marco. Dire, T'es ouais, content, Lem Losson Tu vas aller en USF 2000, voilà, tu vas retourner en bas, c'est très bien. Même s'il faut fait revenir Scott Speed ou Raimi avec fait... il fait revenir un RND 2. J'ai le numéro de Boemi, oui, bah voilà, il va être, il va être content va être <rire> de faire son Boemi, ce serait malvenu, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh... Mais bon, à voir, effectivement, Ferrari qui aura d'ailleurs une livrée spéciale. Hein, pour ce grand prix, ouais. ils ont une livrée... Il se rapproche de celle de la, la voiture de Weck. Ouais. celle de l'année dernière aussi quand même. Il y Et a un a petit peu de celle de dernière bien sûr, mais peut-être oui, qu'ils se sont dit euh, allez, peut-être que les tifosi vont croire que c'est la voiture du Weck, on, on marche bien là-dedans, on va <rire> essayer de, de faire Est-ce qu est qu est qu'ils vont faire rouler Giovinazzi ou pas aussi Ce serait parfait, mais là ça me paraîtrait <rire> Je ne je... suis pas sûr que c'est le meilleur plan. Je ne, plus, je ne sais plus qui m'avait dit quelque part cette semaine en plus mais vous, vous rendez compte que le meilleur pé que c'est vrai c'est en plus qui avait dit mais vous, vous rendez compte que le meilleur pied de Ferrari en 2023 c'est jovi vrai que c'est pas oui ça calme c'est clairement pas, pas simple on dit que Michael' sur youtube plus belle que qu'arri de l'an passé je trouve oh, c'est sympa d'avoir un peu plus de jouer elle elle mais c'est est dommage bonné. que le logo féririer reste blanc au, au, à l'arrière je pense que sur l'aileron le logo jaune l'an dernier était, était pour le coup vraiment euh... Vraiment réussi. Euh, oui, oui c'est quoi un drapeau espagnol ouais. Tout est sous nos yeux depuis le début. Et on n'est pas bah, capable. D'ailleurs, sur la combinaison, euh, Leclerc, le, Leclerc montre du doigt. Ah, bah la oui. La vidéo qui a, effectivement le, le liserait, ça fait vraiment euh, Espagne, quoi. Ah. Je pense que dans 4 ans, Charles Leclerc dire « Mais attendez On ne voulait pas de moi dans cette équipe !» Je viens de m'en rendre compte, mais... <rire> <rire> tout était là pour... pour non, mais en tout cas, le jeté, moi non plus, entre les pilotes et la direction, faut ouais. faire, il faut qu'ils arrêtent. Il faut cadrer de manière claire, mais voilà, entre tout le monde, et vraiment repartir euh, sur des bassaines, parce que ça devient, ça devient compliqué. Mais je pense, comme toi, que ça passe aussi par les, les changements notamment de Xavier Marcos et d'autres. Enfin, euh, si tu changes déjà les personnes qui sont dans les oreilles des pilotes, ça va peut-être euh, bon, recadrer va, ouais. la totalité, parce que ça, ça reste, Xavier ouais. Marcos, c'est le lien principal entre Charles ouais. Leclerc et... Il fera finalement l'équipe. Ça, ça, ça change, change peut-être en mettant un vrai numéro 1 et un vrai numéro 2. Voilà. Ça, oui, oui, mais Sainz va te dire qu'effectivement, il est tout à fait d'accord avec, avec toi. Il est temps qu'il soit numéro 1 puisqu'il est devant au championnat. <rire> <donc> euh, <rire> voilà, ouais, voilà c'est reparti. Il y, y a quand même 3 points. Hein, donc C'est quand même pareil. <rire> c'est assez... Euh c'est fou ça fait. Euh Mercedes. Alors là aussi Mercedes, pauh pauh. 6e place donc pour Lewis Hamilton, 17e pour George Russell qui a aussi été impliqué dans, dans un contact après le, le dernier start mais euh, on parlait régulièrement, on a parlé tout à l'heure de d'Alpine qui avait été euh, opérationnellement excellent et on parlait souvent dans cette émission, on disait bon Mercedes peu importe si ça marche la voiture, ça fonctionne, ça fonctionne pas, il y a bien un truc sur lequel ils sont toujours bons, c'est la stratégie, c'est toujours correct. C'est toujours vraiment le bon moment, le bon arrêt. Par autant dire que là, aux Pays-Bas, c'était ah, oui. compliqué. C'est oh, le meilleur de l'année, ça. Ils ont, fait, ils ont fait la bourde, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés euh... ils se sont arrêtés bien trop tard et mmh. ils ont changé de voile les pneus. Alors, celui qui en a le mieux parlé, c'est Otto Wolf, il disait après la course, dans les 15 premiers tours, je cite, nous avons fait à peu près tout ce que nous pouvions faire de mal. Je pense que nous sommes restés trop longtemps en piste, nous, nous sommes complètement trompés. C'est un choix catastrophique et nous allons revoir la situation de fond en comble. Voilà. Euh, quand on disait qu'il faut faire preuve d'autocritique, alors là, c'est de, de l'autopulvarisation, mais euh, c'est assez, euh, <rire> assez lucide. Euh, et ils, se sont, ils se sont plantés euh, avec les deux voitures. Alors finalement, Hamilton a réussi à, à sauver les meubles, mais, euh, euh, mais Russell disait après les premiers tours, « Voilà, mais comment, comment ça s'est passé alors que je visais un podium ?» J'avais mon podium qui était là et je me retrouve derrière… C'est la, la phrase qui m'a marqué aussi, en fait. Et à partir de là, je l'ai trouvé euh, complètement, complètement à l'arrêt, en fait. Il n'avait mmh. pas envie. Même avec ses pneus durs, certes, les pneus durs, ce pas l'idéal, mais même ah, avec ouais. pnurs, il ne remontait pas du tout une place ou deux. Tout ça. Il a dû attendre effectivement, que tous les autres s'arrêtent devant lui pour commencer vraiment à regagner des places. Mais il aurait attaqué, ne serait-ce qu'un petit peu plus euh, sur, sur cette phase de pneus où je pense que vraiment il était moralement euh, dépité de ce qui lui est arrivé. Euh, on l'aurait vu un peu plus agressif, un peu plus euh, à l'attaque avec ses pneus durs, sachant, il sa, sachant très bien... Alors, bah, non, on ne savait pas tout à fait qu'il qu allait repleuvoir mais mais qu'il aurait pu quand même pu attaquer un peu plus pour au moins gagner euh, 3-4 places, quoi, mais il est resté pendant un bon bout de temps à 17 e place. C'est vraiment que sur la fin de course, où, effectivement bah, la, enfin, la fin de course avant la pluie, où il a commencé effectivement à regagner ses positions à la faveur des arbres au centre des autres. Mais il était passif. Il a pris un tel coup sur la tête que Voilà, ça bougeait plus, ça stagnait quoi. Donc, oui, voilà, bah, mauvais Grand Prix de Mercedes, ça arrive. Il y a eu Oconem 2020 euh, euh, dans, la, dans les mémoires. Il y a celui-ci qui restera aussi. Alors mauvais Grand Prix, mais bon rythme. J'ai trouvé quand même. Euh, oui, alors, ben, ça, oui, ah, vraiment, Hamilton Ezikon oui. oui. ouais. ouais. de Verstappen. Hein, donc, euh... Hamilton, ouais. Même il y a eu ces circonstances-là euh, qui, qui ont été mal gérées, même pour Hamilton éliminé euh, en Q2. C'est assez rare. la deuxième fois cette année, c'est assez rare pour le souligner. Mais euh, Grimm, très intéressant des, des, des Mercedes, qui ne s'est pas du tout vu, du coup. Mais c'est vrai que oui. le, la portion du milieu de, de course d'Hamilton est quand même super, super intéressante. Petit mot sur Russell qui nous fait un sauvetage dans les courbes en haut du circuit, là, c'était ah oui. le, le coup de raquette qui se prend. Par... En fait, c'est tout bête. Bravo, quel magnifique sauvetage Mais quel dommage aussi de mettre deux roues dans l'herbe avant un virage. C'est vraiment le côté euh, héros et zéro dans la même action parce que son sauvetage est, est induit par une erreur. Mais euh, pour le même prix, il pouvait finir dans les, dans les rails à une vitesse assez, euh, assez impressionnante. Donc il s'est bien, euh, bien sauvé. À le sauvé où dit Russell qui voulait défendre contre Lewis, c'était n'importe quoi. Russell avait cette espèce de passité pendant la course, sauf quand Hamilton était derrière lui. C'était un peu... Euh, un peu étonnant <rire> mais, mais ça je, moi je crois sincèrement je continue de penser que Russell est très euh, est vraiment dans la mouvance il faut battre Hamilton enfin voilà ça se fait eh pour oui. l'instant de, euh, de bonne camaraderie entre les deux mais il est vraiment dans le côté il faut absolument battre Hamilton euh... le jour où ça, ça, jou le jour où ça joue le titre chez Mercedes entre les deux ça sera pas la même hein. Ouais. ça peut vraiment mal, ça peut vraiment finir comme avec Rosberg je pense parce qu'il a, ah oui. a on voit cet esprit de guerrier et, euh, et on parle aussi régulièrement de toutes ces déclarations tout ça tu sens qu'il veut Ah, voilà à il, il, ah oui, ouais. a, a ce besoin il veut vraiment exister c'est à dire occuper le terrain mais, en, mais... dans les déclarations mais aussi en piste quand il, voilà, il veut vraiment être entre guillemets omniprésent dans le sens où voilà, c'est lui l'avenir de Mercedes il mmh. le sait euh, mais il va falloir déjà pour ça que Lewis Hamilton presse un retraite d'abord parce que Hamilton cette année c'est une saison euh, magnifique ouais. c'est une saison Russell, il sait bien que les, que, que les grands champions ont toujours été orgueilleux, égoïstes et de mauvaise foi. Donc, il n'est pas vraiment team players. Donc, euh, voilà, il sait par quel chemin il, il doit passer aussi. Exactement. Mais, euh, mais c'est dommage quand tu vois le Russell qui a été pendant trois ans mais, euh, au charbon chez Williams, machin, qui était vraiment fou l'équipe. Alors, dès qu'il est parti de là, il a dit « maintenant, c'est bon. Moi, j'ai fait mes trois ans. êtes gentil, j'ai fait mon purgatoire, maintenant. C'est euh, pour Bibi. » Enfin, Doronzo, il a répondu J'en ai non. fait 10 les années, moi, donc euh, tu, <rire> tu attends. <rire> T'es bien gentil, mais ça reviendra, ça reviendra plus tard. Euh, mais Michael, il est dommage qu'on ne dise pas quel coup de raquette lorsque c'est dans de rôle. Oui, mais ça, ce sera <rire> l'an prochain. Hein, ça, ça m'a fait toujours rire. L'une des premières courses du retour de Juan Montoya en Indica, il s'est craché sur un coup de raquette, et moi, ça m'a fait complètement rigoler, parce que le fait que a évoqué le coup de raquette de Juan Montoya, surtout que d'habitude, il jouait à... au tennis sur une motocross, donc c'était jamais... Euh jamais simple pour lui. Oh, mais il paraît que ce rôle quand même, Anthony, s'il touche sa vie, il croit qu'il est champion du village. <rire> Chez lui. Oui, oui, mais c'est-à-dire oui, que c'est en fait, il y a donc la, la résidence familiale, et il le, le terrain de 45 km, qui est un village du coup, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens. Alors, il y a le jardinier, il a fini deuxième, le cuisinier troisième, <rire> la femme de ménage qui était en 4 quatrième position. Voilà, bravo à eux, vraiment, c'était... C'est un très, très beau tournoi. Euh, oui, ça dit, Stroll n'a jamais eu grand-cham en Formule 1, mais peut-être peut qu'en tennis, il finira par en avoir. Donc voilà, ce serait, ce serait beau. Ce serait une belle histoire pour lui. Euh, et Laurent Trenoui, quand les Lewis partira, clair. Kimi Anthony arrivera, il pourra battre seul. Ah, la, la double couronne, c'est faire un grand chelem en tennis et en Formule 1. Ouais. Arrête, Ad, Arrête, Alonso, il va, se... il, va en, il va se lancer en tennis maintenant. Et la Ligue des Champions au foot qui restera ah oui, bon, euh... les différents sports certes il a bien fait le méthode Formule bon. c'est vrai à quand on ferme de Honzo en MotoGP les, les paris sont ouverts euh, pas sûr je vous le dis tout non, de suite pas certain même s'il aime bien il y va souvent hein. il va souvent regarder, euh, regarder les courses de moto mais euh, ça aide pas s'il pratique d'ailleurs je, je sais pas s'il pratique la moto même en tant que loisir je sais euh, pas, il me que oui moi parce qu'il a piloté, je crois, il a piloté une Honda euh, 500 cm3 quand il faisait les, les Honda Racing Days avec, euh, avec la McLaren, ah, bon. et il avait piloté, je crois, une moto, effectivement, euh, voir peut-être même, c'était ou la Honda des années 90 ou la Honda d'aujourd'hui. Euh, en tout cas, il avait effectivement piloté une moto. Après, voilà, ce qu'il pratique régulièrement, ça, j'en suis pas... J'en suis pas tout à fait certain non plus. Alors que Hamilton, il adore ça. Oui, mais il avait euh, d'ailleurs piloté la moto de, de Valentino Rossi qui s'est retrouvée dans sa dans sa F1 à Valence euh, McLaren alors McLaren, là pour le coup il y avait d'énormes promesses suite au, aux qualifications puis en course, bon ça fait encore double arrivée dans les points on se l'a dit, hein, 7 et 9 c'est ouais, un, un petit peu comme Mercedes mais de manière un peu plus exacerbée parce que ça. McLaren... Non, Manu, Manu a dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de top 6 il ne vient plus dans l'émission donc... ouais, <rire> euh, ouais, il n'y est pas ce que, soir, juste... voilà on veut qu'il y a une place hein, qui se libère potentiellement. Euh, Nourris, euh, ouais. <rire> oui, grosse, énorme calife, deuxième place. Ouais. Piastri qui a sans doute payé son crash en, en, en essai libre. Je mm. euh, vois bien la conséquence de manquer un peu de temps de roulage sur ces essais libres aussi euh, réduit, et surtout quand c'est la pluie. Mais euh, bah, comme Mercedes, hein, ils ont fait n'importe quoi dans les premiers tours. C'est toujours dommage, au moins, de ne pas distribuer les stratégies et à mmh. partir de là avec beaucoup de retard, la course était beaucoup plus difficile, il y avait un peu de mal aussi à doubler, euh, Maurice l'a dit pour ses McLaren euh, notamment dans le deuxième secteur avec leurs réglages, c'était pas tout à fait facile donc oui c'est certes une double arrivée dans les points ça aurait pu être quand même bien mieux Bon après il y a le pari de rester en slick sur le mouillé qui était chaud patate hein. je veux dire hein, bon euh, c'était un risque à prendre aussi je veux dire ça aurait pu, ça aurait pu ah, pas, pas avec les, les deux voitures mais pas avec les deux voitures c'est ça c'est le, le problème c'est que il s'attendait peut-être pas à une inverse qui dure aussi longtemps parce qu'il a quand même bien fallu 10-11 tours avant de repasser euh, au slick pour que, ce soit vraiment, enfin, pour que la bascule se fasse donc ouais, ouais enfin, moi c'est une grosse erreur de McLaren euh, stratégique sur ce coup là parce que là, la voiture elle confirme encore une fois qu'elle est dans le coup, je veux dire, euh, là, pour, le coup pour, pour ceux qui avaient des doutes sur, euh, sur les progrès de McLaren euh, c'est euh, effectivement il euh, y a vraiment plus qu'un autre c'est encore un circuit différent, ça se passe encore très bien vraiment, ils ont, je crois qu'ils ont vraiment mis le doigt dessus hein, sur, sur ce qu'il faut il y a d'autres pièces qui vont arriver encore euh, donc Voilà, c'est faux... ce genre de grand prix où c'est chaotique où il y a quand même deux fois la pluie qui intervient. Euh, c'est quand même c'est quand même déjà bien de, mar... de rentrer deux voitures dans les points, je veux dire. tout peut, tout mm -hmm. peut tellement mal se passer, euh, sortir, sortir de piste, euh, se foirer complètement, euh, être poussé par quelqu'un qui loupe son virage, je veux dire. Euh, ça reste euh, ça reste du coup un, un très bon sauvetage du coup avec leur rythme. Du coup, ils sont bien remontés dans les points derrière et voilà, c'est jouent pas le championnat. Mais, euh, mais ils savent que même sur une course en chaotique où ils se foirent sur la stratégie, ils sont capables de marquer avec les, avec les, avec les deux bagnoles. Alors ils reperdent repart, un peu de points par, par rapport à Alpine pour une fois, mais je crois que Alpine c'est vraiment plus leur souci. Je crois qu'ils regard, regardent, regardent vraiment devant, je crois qu'ils vont à regarder du côté de Ferrari plutôt que du côté d'Alpine. Donc euh, ouais, gaffe, gaffe, gaffe, gaffe euh, les rouges, les oranges arrivent quoi parce que bon Alpine effectivement chaque fois que McLaren finissait sur le podium Alpine il finissait pas donc euh, il y avait des énormes écarts qui s'étaient créés et là ils, ils ont un petit peu grignoté mais pas, pas suffisamment ouais. euh, Apostle-Nordi était bien énervé contre ses ingénieurs pour le premier arrêt quand il a demandé à rentrer son ingénieur lui répond que les slicks étaient plus rapides mais c'est vrai qu'en plus il y a eu ce moment où habituellement quand il y a ces conditions là les piaîtes qui mettent les intermédiaires sont tout de suite plus rapides et il y a quand même eu au début de course 2-3 tours où il y avait match en fait entre les deux et on ne savait pas Ça se, ça se situait mais c'est vrai quand tu vois la quantité d'eau qui tombait qui n'est pas au moins eu au, à, à, à on fait rentrer Piastri dès le premier tour et on dit à Norris ce qui se passe sur les temps de Piastri tu vois, pour oui, avoir vraiment un, un, un comparatif vu qu'il partait un peu plus loin euh, là c'est ouais. dommage euh, et puis, puis Norris en plus on a vu euh, beaucoup le disent dans le chat Quand t'es fan de McLaren et tu vois Norris en stick sous la pluie, c'est jamais, euh, jamais top. Quand on le voyait se faire dépasser par Alonso, tu sais, enfin, on voyait qu'il n'était pas à l'aise non plus dans ses premiers tours. Il se fait passer par Alonso, il se fait passer par Russell après quand, euh, quand ça continue. Euh, donc, était pas non plus, euh, voilà. il n'était pas totalement en, en confiance et je pense qu'effectivement, lui voulait les, les, les intermédiaires pour récupérer justement cette confiance qui lui aurait permis de, de finir une meilleure place. Mais terminer 7e après tout ce qui s'est passé, c'est pas mal. C'est vrai que je, je me suis vraiment posé la question de comment les équipes ont pu laisser leurs pilotes comme ça, en quelques-uns en tout cas, en slick, bon euh, toutes ces périodes-là, parce que c'est vraiment très, hyper dangereux, parce qu'il y a tellement de possibilités de perdre la voiture sur, un, sur une sortie de piste, sur un accrochage, sur autre chose, alors que euh, les intermédiaires, au moins, si tu suis un peu ce que fait l'ensemble du, du peloton, au, au pire, tu perds pas ta position. Quoi. Est quel est le, le niveau de risque acceptable à ce niveau-là ouais, ah, C'est la, la, la gourmandise. De... C'est ça, mm. exactement. C'est après. Moi j'avoue que le premier passage dans le, dans le banking du dernier virage, là, j'étais pas serein parce que tu te dis quand même. Ah oui, c'est ça. il y en a un qui la perd, derrière, ça tape ça. Tape On a vu aussi en, en Formule 2 ce que ça peut donner dans les, dans les enchaînements. Euh, quand quand quelqu'un perd la voiture à son endroit, encore une fois, bravo aux pilotes qui ont quand même pour la, la, la plupart quand même étaient très bons dans Et ces J'ai pas vu les caméras enfin parce que j'ai pas eu le temps encore, mais euh, est-ce que ça passait à fond une fois que c'était bien mouillé, que tout le monde est intermédiaire, ça passe à fond dans le dernier virage ou pas Ah ça, il faudrait regarder, Donc, effectivement, ça je suis pas sûr. Euh... Je l'ai pas regardé, ça. Mais on avait vu, alors je pense, pas en tout cas quand tu étais en slick, parce que... En bon, slick, on... non, c'est sûr. Voilà, mais ouais, effectivement, peut-être qu'on qu est intermédiaire, parce que, j'aurais vu le début du Grand Prix tout à l'heure, Perez, il passe notamment quelques pilotes qui étaient en slick, tout ça, quand lui était déjà en intermédiaire il les passe de manière assez franche dans un virage ouais. euh, en se disant même enfin on, on passe même pas loin du, du carton parce qu'il rattrape un pilote en slick qui sort du virage et il doit euh, faire une petite parade comme ça d'évitement pour pour justement éviter le contact donc c'était assez euh, c'était quelque chose mais on pouvait s'attendre à vraiment euh, des cartons dans tous les sens dans ces premiers tours et ça c'est euh, ça s'est fort bien passé donc bravo à bah, on a 20 pilote pro, enfin 19, mmh. 19 19 pros et un, et un qui débute euh, voilà qui s'en est bien sorti aussi donc euh... Encore une fois, c'est le niveau de la F1, quoi. c'est le top du top maintenant. Non, non c'était vraiment, vraiment top. Moi, j'avais peur en fin de course d'un petit <rire> Nürburgring <un petit rire> 2007 quand on voyait toutes les rigoles qui arrivaient dans le premier virage. Finalement, ça s'est terminé sur un seul, un seul gros crash quand même pour, pour Guanyoudjou, on l'évoquera tout à l'heure. Mais globalement, c'est vrai que les, les pilotes ont encore une fois fait preuve d'un excellent niveau et ça fait plaisir et c'est toujours bon à rappeler évidemment, même si euh, c'est devenu... Euh, C'est devenu maintenant la norme. Ça, ça, ça, fait, ça fait penser à un article qu'on a publié sur NextGen enfin, qui reprenait la, la courbe des, des patrons et qui fait, qui fait partie de ces articles voilà, où on, on va un petit peu fouiller dans la courbe des patrons qui est souvent très intéressante pour, euh, euh, pour, pour mettre en lumière certains points qui sont évoqués. Et euh, notamment, il y avait un, les patrons débattaient sur le fait que l'ère les, les des pilotes payants était terminée en Formule 1. Euh, il y avait ce qu'il n'y avait plus vraiment de pilotes du type euh, qu'on avait pu connaître par le passé, même encore chez, chez Marussia ou ART, euh, HRT, euh, qui étaient vraiment largués, ou encore, comme aujourd'hui, on en Formule 2, des, des Raghunathan ou, euh, ou des Nissani, même aujourd'hui, et disait disaient, mais pourquoi il n'y a plus de pilotes payants bah Parce que d'abord, les, les, les équipes sont plus riches, hein, il y a moins besoin d'argent, forcément, avec les budgets plafonnés, avec les revenus de la F1 qui explosent, et puis euh, les revenus de la F1 explosés aussi au niveau des primes au euh, championnat des constructeurs vous recevez la différence entre la 8 e et la 7 e place elle est plus importante qu'avant parce qu'il y a plus d'argent qui, qui est distribué il y a donc plus aussi d'inégalité de, de distribution et donc c'est beaucoup plus rentable hein, de, de, de payer un pilote plus cher mais de finir deux positions plus élevées euh, au placement des constructeurs que d'embaucher mmh. un pilote payant donc c'est ça aussi s'il si y a moins de crash finalement c'est parce que la, la F1 est en bonne santé financière et forcément le financier a des impacts notables sur le sportif mmh. Très clairement, ça joue à tout ça. Oh tiens, Joseph Rott nous dit. Banque... Et... Vas-y. Ouais, non, et pour conclure avec ça, en fait, il ne faut pas non plus croire que les pilotes n'apportent pas d'argent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être très bon et apporter de l'argent. Euh, et apporter des sponsors, ouais. un peu comme Joe et même Sainz, est hein, Estrella Galicia, etc. Même Alonso avec la Banque Santander. Santander, ouais. Et ça ne veut pas dire qu'elle doit être un pilote payant, ça veut dire que c'est un pilote qui amène des, des ressources. Oui, c'est ça, c'est un package. Maintenant, on va prendre le meilleur des pilotes payants. On va plus aller juste chercher une valise qui permettait de remplir un back -up. On nous dit d'ailleurs qu'à il, il lui manque 51 tours et il va atteindre les 20 000 en Grand Prix. Donc peut-être ce week-end à Monza, puisque la course fait 53 tours, donc il pourrait atteindre les 20 000 tours. On aura le droit à une infographie de la FIA, plein, plein de choses <rire> formidables qui seront prévues, ce sera, ce sera magnifique. Euh, Williams. Donc là, quand même, Alex Albon encore une fois, chapeau. Euh, C'est encore, encore la surprise du week-end, quasiment. Ah, oui. On n'attendait vraiment pas une Williams euh, sur un circuit qui nécessite alors pas le maximum d'appui mais quand même de l'appui l'AVM la, la, la, c'est comme une voiture de ligne droite pour, je, je relativise hein, pour, pour, pour nos auditeurs qui ne vont pas croire que je crois que l'AVM la, ne fonctionne qu'en ligne droite évidemment elle est quand même plutôt typée euh, vitesse, vitesse rapide euh, grande ligne droite et, cir et circuit rapide et, et virage à haute vitesse euh, alors peut-être que justement le fait que le soit on a fait un peu un shift par rapport à l'an dernier sur, des, sur, un, sur un peu moins d'appui de manière globale Sauf chez Ferrari qui n'a pas compris. Euh, Peut-être que du coup, ça a favorisé effectivement Williams, mais, mais même chez Williams, c'était extrêmement surpris de voir la, la Williams extrêmement compétitive. Voilà, Albon se classe quatrième, euh, je crois. Quatrième, oui sur Sargent dans le Q3, euh, c'est ça. Donc sur, sur le sec, Sargent de première Q3 de l'année. Bon, malheureusement, il a un crash là pour le coup de sa faute. Parce qu'on parlera de l'autre après plus tard, mais celui-ci était vraiment de sa faute. Sachant qu'on le sait sous pression, il y a eu d'ailleurs des... J'en mets un petit peu du contexte. Wolf ça a quand même, quand même dit qu'on saura de Simonza si euh, ouais. si, si, si euh, Sergente foi est foin de matériel, comme on dit en F1. Est-ce est est qu'il est, qu est effectivement digne de, de poursuivre en F1 Donc ça veut dire, en gros, tu n'as plus, plus que grands prix pour, pour, pour, pour, pour faire tes preuves. Et de suite, dès vendredi, il était dans, dans le rythme. Je suis wow, le coup de pression, il a marché. quoi. Après, si on parle de Sergente... Non, Après, pour, je pense quand même que la Williams fonctionnait vraiment très bien parce que c'était quelque chose qu'on avait remarqué sur les réseaux sociaux. John euh, c'est très bien, il arrive en Q3, c'est très positif. Il se prend une seconde une par euh, Albon en Q1 et il se prend euh, quasiment 7 dixièmes en Q2. Donc, ouais. Et il arrive quand même en Q3, donc finalement c'est que cette voiture était quand même très euh, très bonne. Après, de... beaucoup plus serré en libre hein, quand même. Donc, euh... Oui, oui, voilà, il sera il était effectivement lui sur un rythme un peu plus euh, élevé mais tu vois, même en se prenant entre guillemets quand une petite, euh, petite malle on va dire en, en, en calife il est parvenu à aller chercher après, cet, les califs cet... était un peu perturbé aussi donc euh, ouais. pas forcément dans les meilleures conditions psychologiques pour attaquer forcément bon après c'est lui qui, qui cause un, un des drapeaux rouges en, en Q3 ouais. euh, mais bon voilà sur le, sur le plan du rythme en tout cas il l'a montré du mieux Sargent ouais. oh, ouais. ouais. oui, voilà, le fait, problème c'est que ça confirme un petit peu les propos que tenait Vols avant Euh, le Grand Prix, il disait, donc d'abord, il avait quelques semaines auparavant, il avait dit, c'est pas moi qui ai choisi Sergent, bon, on vit mieux comme preuve de confiance, <rire> c'était Capito. Et ensuite, il a dit, donc, avant les qualifs, il a dit, sur, euh, sur le gagne, il y a eu des étincelles, ça n'a jamais été un ensemble complet, il, faut de, il fallait de la constance, c'est quelqu'un qui est près de la limite, mais qui parfois pousse plus loin, et parfois ne sait pas où se trouve cette limite. Voilà, illustration par la Q3, euh, mmh. où, euh, où les, les propos étaient... Euh, était confirmé et euh, il avait l'air totalement abattu après le crash euh, dimanche en course et là c'est vrai qu'on a pensé a priori bah voilà il s'est craché, euh, c'est de sa faute et il sait très bien que c'est foutu pour lui on a appris par la suite que euh, que ce n'était pas sa faute ce crash en course mm -hmm. et il est passé sur un vibreur et ça a causé une défaillance hydraulique euh, dont acte bon après il s'est quand même craché la veille aussi euh, j'ai l'impression que les dés pour moi sont, sont, enfin, que, que c'est joué pour, ouais, pour le, le fait de bien. rester prostré comme ça pendant tout le, pendant tout le Grand Prix en je pensant que c'était sa faute certainement je pense qu'il avait dit genre, okay, là, là j'ai signé mon, ma fin de carrière en F1 en tout cas je pense que ça lui a forcément parcouru, parcouru euh, la, la tête hein, forcément vous faites un crash en Q3 vous faites un crash là Alors oui. c'est le si... problème d'avoir une Williams compétitive, hein. si la Williams était, était un tracteur, mm. oui. voilà, mais maintenant que la Williams peut jouer les cue-droits, voilà, il, il, il a signalé à la radio directement qu'il avait quand même qu pensé que quelque chose avait cassé. Alors après, c'est parfois, oui, oui, ouais. parfois le mécanisme de défense des pilotes de penser d'abord qu'il y avait une casse au lieu de penser à l'erreur, mais là, effectivement, c'était le cas. Mais ça aussi. Est-ce mais... qu Est qu'il fallait vraiment nous montrer 8 fois Logan Sergeon dans l'herbe De se prendre la tête dans les mains, quoi. C'était. Ah c'est pas... le côté dramatique de la F1, C'est comme ça maintenant. Est-ce qu'il n'aurait pas pu aller le chercher un peu plus tôt aussi, Locke and Parce que le fait qu'on puisse nous le montrer pendant 40 tours, c'est qu'il y avait un souci. Qu ouais, peut-être qu'il voulait problème. pas rentrer, hein. Je pense, je pense qu'on a dû lui proposer, il avait peut-être pas voulu rentrer oui. parce que... Et cible, voilà. est et, et, et ce qui est peut-être dommage pour lui parce que du coup il s'est pris la tête en tant carton pour rien que son équipe savait d'ores et déjà que sa ah. direction ou son assistance hydraulique de direction avait ouais, été ouais. en, passant, en passant sur un vibreur un, un peu auparavant et d'ailleurs on voit effectivement que ça, en revoyant bien les images qu'effectivement sa, sa voiture a, a tendance à surraquer vers l'intérieur et c'est en reprenant un autre vibreur que du coup il est complètement déstabilisé Et du coup, ouais, je pense qu'il a, il, il a dû avoir effectivement un problème d'assistance de, de direction et la voiture a beaucoup plus braqué que ce à quoi il s'attendait. Il a pris le vibrant beaucoup plus à l'intérieur et ça l'a déstabilisé, et ça l'a envoyé dehors. Pour lui, c'était une faute de pilotage sur le moment, même s'il a signalé effectivement avant qu'il avait senti une petite faute. Euh, il a dû dire non c'est pas possible ça, ça, ça doit être vraiment être de moi qui ai mal interprété la situation et j'ai vraiment fait une connerie quoi. Mm -hmm. et je pense que c'est pour ça qu'il est comme ça et comme il sait effectivement ce qu'il s'est dit et Wolff s'en n'est pas caché quand même, parce que Wolff c'est quelqu'un d'hyper mesuré c'est pas, pas un sanguin, c'est pas un marco qui, qui, qui dit ça, donc si Wolff tient ce genre de propos sur Sargent dans la presse c'est qu'il y a clairement déjà quelque chose entre guillemets, qui se joue pour Sargent quoi. Bah, de toute façon, moi c'est les, les déclarations qu'il fait depuis le début de saison euh, James Wolff me, me, me, me donne quand même un côté... Enfin, j'ai beaucoup de, de respect euh... pour, ce fait, pour ce que fait Logan Sargent, parce que il, il, en fait, il arrive dans une équipe où il n'est pas aimé. Euh, ouais. Aimé, exactement. C -à, à part que... par Dorilton, quand même, parce que Dorilton, c'est... Oui, Dorilton l'a placé avec Capito aussi, mais c'est vrai que tu arrives et, en gros, ton patron te fait très vite comprendre « T'es <rire> bien gentil, mais moi, je te veux pas. » Enfin, tu vois, c'est quand même une est rotation le art, ouais. le a, le qui n'est pas ouais. top, quoi. Qui est, qui est vraiment compliquée, tu dois faire tes débuts en F1, il n'y a pas d'essai privé, il y a trois jours en début d'année, mais voilà, t'as pas moyen de faire grand-chose. Il fait pas... Il fait pas non plus une si mauvaise saison, c'est sûr, on, on, oh on pourrait pas s'attendre qu'il soit dans le rythme d'Albon directement, mais c'est pas Non mais c'est le problème du plateau ouais. F1 qui est, qui est si relevé que c'est ça Mais il est comme j'ai pas comme Devries mais quasiment oui il est Devries pas par tout ça c'est en tout cas ce que Latifi faisait par rapport à Albon il n'y a pas photo je veux dire c'est meilleur mais maintenant c'est un bon pilote le problème c'est qu'en il fait maintenant il y a que des très bons pilotes c'est ça exactement c'est et quand tu sais que tu as un micro derrière tu n'as plus le temps à mon avis de t'améliorer à ce point là À, à mon avis, James il va demander de temps en temps à Toto Wolff « Bon, alors comment ça se passe avec euh, votre troisième avec pilote Mick, ?» Avec <rire> <rire> je pense qu'il ne pas, faudrait pas être étonné que d'ici la fin de l'année, euh, on nous annonce... Je ne je sais pas si on nous fera une annonce avant la fin de l'année pour Sargent, euh, parce qu'il y a encore des grands prêts aux Etats-Unis, là. Il faut vraiment il y a... passer à l'année, c'est très dommage. C'est dommage pour la femme aussi. <rire> c'est ça. Mais euh, ouais, mais Je pense que même tout O'Rilton, tout Américain qu'il soit, et tout, toute la hype euh, possible, ça reste Logan Sargent, quoi. C'est pas... Ouais, pas, pas un Andretti, c'est pas un Erta, c'est pas... Mm. C est, c est pas... Mais je trouve meilleur que Sirotkin, quand même, pour répondre à un commentaire. <rire> non, on dit que c'est un Sirotkin pas mauvais, mais oubliable. Oui, ils sont un peu, oui, mais un, un, un peu mieux que Sirotkin. Mais même même mais meilleur, voilà, oui, quand même, meilleur, ouais, quand même meilleur. Peut-être qu'ils sont pas passés en F1, mais qu'ils n'ont pas marqué... Euh... Il n'a pas marqué, mais il n'est pas compte. il est pas largué. Quoi. Il a sa place, honnêtement. Il, pour est moi, il, est, il a sa place. Au moins, il fait... C'est il est pas honteux qu'ils sont à F1. On va son... comparer les écarts entre Verstappen et Perez, et entre Albon et Sargent. C'est plutôt Perez qu'il faudrait virer, hein, sur... si on raisonne comme ça. En voilà. tout, tout cas, euh... <F1> Albon, on a parlé de son samedi, mais alors un dimanche, euh, avec euh, une tenue des sneaks en début de course, c'est assez impressionnant. Il, il a, a failli, failli... Plus de 40 tours, hein. il a failli finir la, finir la course avec. Mmh. Euh, mais là encore un peu Williams, un peu comme McLaren Mercedes, on se dit il y avait peut-être mieux à aller chercher avec une meilleure euh, stratégie. Euh, mais bon, il y a beaucoup d'équipes à me dire ça euh, oui. en même temps. Euh, mmh. Mais voilà, c'est assez curieux de savoir ce que va donner cette Williams à Monza. On, en attendait, on, a, on attendait très peu à Zandvoort on a eu beaucoup. Peut-être que ça va être l'inverse et qu'on mmh. va être déçu à Monza, j'en sais rien, en tout cas sur le papier, ça peut marcher fort. S ils ouais. ont prévu un bon petit package aéronomique qui va bien, ça peut être sympa, effectivement. Le problème, c'est que tout le monde va, va rouler avec euh, oui, Avec, API, le, donc, avec voilà. le package qui va bien. Tout le monde va rouler avec ouais, le package ouais. qui et va et bien. Donc, ouais. donc là, là, ça ne peut pas être aussi évident que ça en mais... a l'air. mais non Il y, y a effectivement beaucoup à jouer. Euh, bon, après, c'est dommage, parce que c'est vraiment une saison. Il fait une saison exceptionnelle, voilà, on n'arrête pas de le, le signaler, mais c'est paradoxal. Il fait une saison où il montre mériter un baquet dans un top team, mais avec cet esprit où on se dit on sait quand même ce qui s'est passé et je, et je pense que c'est ce genre de saison, on voit vraiment pareil Gasly quand il était chez AlphaTori, même s'il montre de très bonnes choses chez Alpine, mais tu vois quand même ces genres de saison, où, à mon avis pour un pilote elles sont quand même plus faciles dans le genre où tu viens et tu ne t'attends pas à faire des énormes résultats, donc forcément tu peux venir rouler sans pression, faire des coups est-ce que la pression oui. du résultat pourrait, voilà, est-ce qu'il pourrait la supporter maintenant qu'il a eu ces re de reconstruction euh... Oui Pour une, simple, pour une simple bonne raison que je pense que maintenant qu'on a l'exemple Perez Pérez face enfin, à Verstappen, je pense que tout le monde dans le paddock a effacé le fait mmh. que euh, Verstappen a écrasé Gasly, Albon et compagnie. Je pense que tout le monde sait maintenant que euh, se prendre une tôle par Verstappen, ça ne veut pas dire que le mec est mauvais. Quoi. Mmh. Euh... Et quand tu vois que Pérez se prend une tôle face à, face à, et une tôle qui est largement plus monumentale que ce que, ce que se prenait à et Albon. on et à on Ça commencé par Richardo Crescendo, avant que Richardo bah, sente le vent tourner, à mon avis, et, et, et se barre. Euh, ensuite, ça a été euh, juste après lui, c'était du coup. Gastie euh, et puis Albonne. Euh, voilà, Albon, voilà, et, et, et on parlait de 3 dixièmes à l'époque, 4 dixièmes, hein, on ne parlait pas de 7, 7 8 dixièmes. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà, non, non, je pense que tout le monde dans le paddock a intégré que euh, se, se prendre en 4 dixièmes par Verstappen finalement fin, ouais, c'est la norme ça va quoi mm. euh, donc, donc du coup euh, Albon effectivement remonte euh, largement dans les dans les bonnes, bonnes cotes de, de tous les patrons d'équipe hormis chez Red Bull puisque chez Red Bull on a dit que enfin chez Marco a dit que Albon enfin le retour d'Albon euh, c'était pas c'était pas envisagé euh, voilà donc je pense qu'effectivement un Albon qui en plus dans, la, dans les médias euh, dit clairement que s'il avait une opportunité dans un, dans un top team évidemment il s'yauterait dessus Maintenant, voilà, si Williams continue à progresser comme ça, bah, pour qu'ils en profitent. Williams, il y a toujours beaucoup d'essais de, de, aérodynamiques. Ils ne sont pas tr très bien classés au championnat. Ils ont donc encore beaucoup de... Ils ont de l'argent, comme tout le monde, 150 millions. Enfin, ouais. Mais ils pas pas n'ont pas les infrastructures. Ils le problème, voilà. De... Le donc gros ça, problème de, de, de Williams, c'est toujours ces infrastructures qui, qui, sont, qui, qui, qui datent, qui ont plus de 20 ans pour les, et Quand il y va, c'est les, les, les logiciels aussi. Mais bon, quand on voit ce qu'ils arrivent à produire avec ces logiciels-là... Ouais, C'est Dorilton Dor peut aussi maintenant peut aider dans que... ce sens-là, vu qu'on arrive au budget facilement, il y a plus de ressources pour... Peut-être euh... peut que Windows 98 ça marche pas mal pour faire les F1. <rire> mais c'est ça et peut-être que chez Ferrari ils sont sur Windows Millennium et que forcément voilà il va falloir tu l'as dit uh, Newway, il est encore à la ploche il est encore à la ploche je ouais, ouais, des seins des il <rire> de <rire> la grotte de Lascaux Newway. Oh, <rire> je suis convaincu un jour Adrien <rire> Newway il a reçu un mail tu vois, enfin, on lui a délivré un courrier <rire> dans son bureau ouais. c'est pour ça que Toto Wolff appelle, euh, euh, <rire> Wolf appelle les gens tu sais ouais, d'ailleurs il, il lui décompte comment dans l'échelle le, dans ATR les dessins de Newway, Way ça, ça, ça compte pour combien de passages en soufflerie oui. <rire> <rire> écoutez alors on a, on a fait une équivalence soufflerie de cerveau d'Adrien Adrien <coughs> enfin, excusez-nous, c'est peut-être pas forcément correct, mais enfin, on fait... Mais t'imagines lui quand il reçoit à moment, je suis sûr ça va forcément bien Red Bull qui dit, regarde Adrien, on a un tout nouveau logiciel maintenant, regarde la... le truc en 3D, oui Moi j'ai un crayon, et, et il marche bien. <rire> <rires> et, et là, du coup, peut-être qu'ils vont faire des économies là-dessus. Euh, c'est pour ça qu'on est, est partis parti avec une super cantine maintenant, parce que ça, au moins, Adrien Neuet... M si ah oui. il y a de la nourriture de meilleure qualité qui rentre, ça alimente mieux le cerveau. Et le, coup... banks, le, le problème de Ferrari, c'est qu'ils ne pourront jamais employer les, les crayons parce qu'ils ont toujours des problèmes de gomme. Et voilà, je valide. <rire> ça, trouve, mais peut-être qu'ils gomment leurs erreurs directement avec, des... avec des plaies parce qu'ils se tellement tendre ça c'est super bien pour, pour gommer de... ah, oui. <rire> du crayon ça marche parfaitement <rire> je trouve que tout est trop tendre euh, ça, pourrait, ça pourrait bien marcher New Way répond je vais prendre mon silex et graver contre le mur <rire> ce qui se passe <rire> au moins, il au moins... Il ah, oui, bah, gravé contre le mur au moins c'est pas photocopiable hein. référence à McLaren <rire> <de Michel> oui <rire> C'est <rire> en fait, voilà. Newway, c'est le meilleur logiciel anti-triche, parce que tu sais, il fait ses dessins, et après, il gomme des parties. Oui. Tu vois, peut lui lui, hein il est pas relié Je... au réseau, euh, on, peut pas lui ha... on peut pas lui hacker son... Il est off the grid. Il est <rire> de off vrai, the grid. Parce que Newway, donc c'est très très fort euh, peut-être pour ça aussi d'ailleurs niveau budget capé comme il n'est pas dans les dans les dans les logiciels pour les, les payses des différents des différentes personnes on peut lui payer ce compte sont voilà, ça, ça ne sera pas dans les budgets capés et je ouais. rajoute aussi pierre vaché j'ajoute tous ces gens là comme derrière qui oui oh, quand même ils, ils sont dans l'ombre même d'Adriane mais bon il y a quand comme une grosse équipe derrière hein, faut pas Pas tout Croy... ramener ne... à non plus. Ouais, ne croyez pas qu'il est tout seul avec son crayon, sa planche à dessin. Et que... Non, non, RK, faut... <rire> ce serait fort. <rire> moi, moi, ce serait une honte intersidérale pour toutes les autres équipes qui ont euh, 150 <rire> personnes derrière <à l> et qui se battent. Mais on est battu par un monsieur avec un crayon. Voilà, c est... C est... On le vit bien. <rire> C'est <C> compliqué. <rire> ce serait... Ce serait difficile. Et Estudy, il n'est pas payé au lance-pierre non plus. C'est sûr. Adrian Newey a un niveau de vie tout à fait confortable. Ne vous en faites pas. Il peut se payer un ordinateur s'il le souhaite, mais il n'en a juste pas. envie. Euh, C'est ça. Il est, payé au black. Il, est, il est payé au black pour les budgets plafonnés. <rire> C'est vrai fils s'en vient de lui offrir un iPhone 3G. Il y a des applications. C'est dingue. <rire> il arrive vraiment dans la, dans la nouveauté. C'est prodigieux. Euh, chez As, bah... Ça fait 12 et 16, hein, voilà. Bon, merci, merci d'être voilà. voilà. On a vraiment plus rien à dire sur As maintenant. Il y, y, y, y avait des évolutions. Ils voulaient le revend, Cassé euh... deux fois, trois fois même, je crois. Bravo les pilotes, d'ailleurs. Oui, mais c'est bon, ils ont signé pour l'an prochain, donc ils peuvent se oui, oui, peu lancer. Oui. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler. Ouais, ils, ils, ont, là, ils, ont... ils ont signé, ouais. faute, de, signé faute de, de, de mieux. De... As, Clé... Gunther c'est clairement c'est faute de mieux. Ah oui, c est c est parce que la com', c'est... Compte, ah, po... compte tenu de notre position, on ne pouvait pas avoir mieux. Ah, de toute façon, je pense que Guter a regardé <rire> le truc, il a dit, eh ben, écoutez, c'est Mac Dussen ou Mick Schumacher. Eh bien, ce sera Mac Dussen, <rire> <rire> avec grand plaisir. <rire> c est, c est... Je pense que là, il n'y a, a pas plus. C'est ce terrible, hein, parce que... est énorme, là comme de... de Steiner, c'est la faute de mieux, <rire> on ne peut pas avoir mieux. Ah, voilà, là, wow. suis... voilà. J'espère je, je qu'il n'a pas dit ça à sa femme aussi du coup. Que... <rire> non mais, non mais écoute, non, Steiner, moi, c'est ce niveau quand même où tout ce qu'il faut ne pas faire en communication, il va le faire. Hein, vraiment c est, c est... Et ça continue. Comment mettre en confiance c'est pire de dire, bah, écoutez, voilà, bienvenue à vous deux. Hein. On a pris les fonds de tiroir. Steiner, Marco, la était dans l'équipe. Ce serait magnifique. Voilà, ce serait puis, il y a des qui <rire> t'entendent dans une fille à Gene Asse. Qui, lui, oh, attendu, ben, Gene est... j'espère qu'il sera là au style de Las Vegas quand même, qui va s'en montrer sa, sa tronche. pas que sur un Photoshop mal fait. Quoi, parce que... bah, il s'en moque, il sait qu'il est riche. Hein, dès qu'il veut de l'équipe, il a fait le meilleur investissement du monde. L'autre, ça fait, ça fait 8 ans qu'il vend ses machines d'outils, donc elles sont <rire> beaucoup plus connues. Et en plus, maintenant, il se dit, mais attendez, mais je vais... Oulala, là là, je vais pouvoir me faire vraiment des, des, des sacrées euh, vacances maintenant avec ce que je vais gagner quand l'équipe sera vendue, donc ce sera pas mal. Et ah, écoutez, Schindler, dans, dans le chat, il dit bonsoir, on parle de vos cousins. Oui, effectivement, <rire> mon cher Goutteur. Faut... Ah, il a quand même mis beaucoup de sa poche quand même, pour les 5-6 premières premières, ah bah premières, premières oui, années. Oui. Mais d'ailleurs, ouais, bon. il y avait une rumeur que Steiner a démenti, euh, il mmh. n'avait pas vraiment rayé non plus, qui... cette rumeur aurait dit qu'apparemment Geneas aurait promis 50% des parts, enfin à l'arrivée en 2016, Geneas aurait dit à Steiner, voilà ben, on se partage, on fait 50-50 sur les parts, euh, sur la propriété de l'équipe As, et euh, aujourd'hui, enfin, la rumeur dirait que Steiner et, et, euh, et As, Geneas, sont euh, en désaccord, parce que Geneas ne voudrait pas respecter leur, cet accord-là, mais... Euh, En réalité, cet accord, il a, il a sans doute jamais existé. C'est bien Deneas, le propriétaire de l'équipe, et, euh, et pas Steiner, dont on peut se demander pourquoi il est toujours là. Et c'est pas parce qu'il est propriétaire de l'équipe, c'est peut-être parce qu'il a faute de mieux, du coup. <rire> je suis là, regarder, elle bon. ouais, même, y a regardé, il a dit « bon ». Il y a du monde sur le marché, il y a Staff Noir, il y a... Ouais, mais je pense qu'il s'est dit, imaginons, on prend Staff Noir, est-ce qu'il va vraiment nous permettre de progresser dans la RH alors qu'on a une voiture qui est « bon ». <rire> À moment donné, ils ne peuvent pas... Ah, Kønberg fait 12, j'ai l'impression qu'ils ne vraiment pas faire mieux. Enfin, voilà, c'est des résultats habituels de Haas, de toute façon, ils peuvent pas... Non, sur, sur le sec, comme d'habitude, ça se défend, mais bon, dès qu'il faut aligner plus de 3 tours de suite, il euh, n'y a plus personne. C'est l'équipe qui veut 20, 22 sprints par an. C'est des bah, super sprints, vraiment des trucs ils... <rire> Le sprint vrai. Vrai doit être le grand prix <rire> du dimanche, et donc le sprint, le samedi, doit refléter cette nouvelle réalité, mais vraiment... Euh... Si on pouvait passer 40 minutes en course au total sur week-end, ils seraient contents. On dit de Haas BWT. Ah non Non, parce que si l'an prochain, la Haas, elle est Alpha Romeo Monigramme BWT parce qu'ils font venir chez Zafnower, à un moment donné, les designers vont avoir du mal. La Haas détruit ses pneus plus vite que les pire détruisent leur voiture. En tout cas, je pense que ça ça du bien meilleur travail que Steiner. Il a quand même... Mais on est mais... du peloton, euh, du oui. Oui. Je système. pense qu'il y a quand même ouais. un petit accord, c'est vrai qu'on a parlé de cette rue, mais je pense que Steiner, comme c'est quand même lui, bon, il faut avoir lu le livre de Gunther aussi pour le savoir, pour parce que c'est quand même lui qui a eu l'idée, c'est quand même lui qui est allé euh, pour proposer le projet à Gene As monter ACF1, enfin c'est venu ACF1 parce que Gene Haas a suivi, mais c'est quand même tout le projet derrière de Steiner, derrière. Et s'il n'y a peut-être pas des parts écrites noir, noir sur blanc, euh, des parts de l'équipe, soit 5%, 10%, 50%, on ne sait rien. Il y a certainement un accord tacite entre eux qui fait qu'il est, entre guillemets, inamovible parce que voilà, il a été créateur de projets. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas remplacer, parce que c'est quand même euh, une équipe qui a beaucoup de nouveaux résultats depuis 2018, je pense. Hein. Mmh. Mais, ouais, je pense 2018. Mmh. Il y a quand même 58. Euh, il y a eu la valse un peu des, des directeurs d'équipe un peu partout, euh, sauf chez Mercedes, euh, sauf chez Red Bull. Euh, mais ça a changé à peu près partout dans toutes les équipes je crois, à part, à part ces deux équipes là je crois que ça a bougé partout mm. euh, de, démenté moi oui. mais, mais, mais ah ça, ça a pas bougé ah, malgré, que... mal, mal, mal, malgré tout c'est euh, euh, assez fou donc je pense qu'il y a quand même un, un accord quelque part sur, sur, sur son poste qui fait qu'on qu peut, qu peut pas le bouger quoi. Mm. mais euh, Après, euh, Gunther Steiner a toujours aussi réclamé plus de moyens, toujours réclamé aussi des, des infrastructures plus grandes et tout. Cette usine, euh, voilà, cette, cette conception des F1 en Amérique du Nord, en Caroline du mmh. Sud, dans le, dans le bâtiment de l'Astene, ça n'est jamais arrivé en fait. Hein. Tout, tout se fait finalement en Italie en Angleterre alors qu'il devait y avoir au départ quand même un, un, une grande partie de conception qui se, qui, se fasse, qui se faisait en Amérique, ça ça n'est jamais arrivé, Il avaient même, quand même montré, montré les bâtiments, hein je me souviens, de, en Amérique. De mm. Voilà, c'est ça. de il n'y a jamais rien eu dédié à la F1 dans ce, dans ce bâtiment. Donc euh, c'est aussi de alors peut-être que maintenant, Jean Haas, euh, voyant ce, ce que ça vaut, les retombées monétaires et tout, peut-être qu'effectivement, il va peut-être doter, voilà, peut-être embaucher plus de gens, il va peut-être euh, doter de ses propres infrastructures, Voilà, ils peuvent le faire. S'ils veulent, veulent, ils peuvent maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que... Ouais, en fait, c'est ce qui est embêtant parce que Ginas, il s'en est jamais caché. Lui, c'est juste... une enfin, Il oui, en avait une... pour la pub. Voilà, il en avait parce qu'il voulait avoir une F1 avec marqué AS dessus. Mais j'ai envie de dire, s'il avait envie de ça, il aurait peut-être mieux valu juste sponsoriser une équipe. Parce que là, tu te retrouves dans une situation où Ginas à mon avis, ne suit pas le projet d'aussi près qu'il ne le devrait, parce que bah, forcément, lui, il est euh, patron de, bah, de deux équipes de course, déjà. Oui, il est François qui est depuis c'est tout à fait, merci à 50. Mais, euh, mais du coup, Ginas a déjà deux équipes de course et As Automation à gérer, donc forcément, c'est compliqué d'être à, à fond sur la F1, mais du coup, comme il ne délègue, il délègue pas entièrement à Steiner, parce que Steiner ne peut pas prendre les décisions financières, euh, on se retrouve dans un jeu où peut-être que As n'a pas assez conscience de ce qu'il doit fournir comme nouvelles infrastructures. Il, lui, il voit peut-être ça juste comme oui, je fournis l'argent, mais la décision au final de construire par exemple une nouvelle usine ou d'utiliser à meilleur escient l'usine de Canapolis, c'est pas Steiner qui peut apprendre. Maintenant, euh... c'est plus possible en plus. Là. Avec les budgets capés et les CAPEX, qui, qui, euh, voilà, ouais. décider de lancer une nouvelle usine, c'est euh, l'exception. Mmh. Celle d'Aston Martin a été lancée avant ces euh, budgets. Voilà, une équipe de fins qui mmh. va aujourd'hui lancer la construction d'une nouvelle usine. Je ne sais pas comment ça se passe, euh, au niveau de la commission F1 et tout ça. Je très lentement, vu le, ouais, le, le, plafond, ouais, le plafond, ça, plafond qui est quand même le, très, très assertif. Ouais. Ouais, c'est 36 millions nations sur 4 ans. Il faudrait que les autres équipes euh, donnent leur accord pour faire une exception, comme c'était le cas, je crois, à McLaren pour la nouvelle ouais. fleurie. Mm. Mais oui, elles ne vont pas donner leur accord. Alors, Réalise 50, vous dites Zach Brand est depuis 2016. Non, Zach Brown est président de McLaren, mais il n'est pas patron d'équipe. Oui. Le, le patron d'équipe, maintenant, c'est André Stella, avant c'était André Céda, oui. elle, avant c'était Eric et mm. ainsi de suite. Donc euh, eux ils ont fait pas mal chez McLaren. Oui. Euh, on Connaît maintenant Jacques euh, Brown chez Alpine, chez Renault, chez Ferrari aussi, ça a beaucoup bougé. Ça a pas mal bougé. Ouais. Bon, après on connaît voilà, Zach Jacques Brown a beaucoup les sponsors et les contrats. Donc euh, il en fait euh... <rire> il, il, les... Les côté, il fait beaucoup de contrats de l'autre. il signe beaucoup de pilotes qui viendront même pas, voilà, voilà, ils voilà, sont plus en bruit. <rire> je rappelle que McLaren est désormais dans deux affaires judiciaires contre le même pilote hein, puisque Alex Palou <rire> a été attaqué par McLaren Indicard et, et par McLaren F1 comme ça il a fait la doublette euh, on, verra, on verra ce que ça donnera mais là, je... imaginons Palou doit payer mais qu'est-ce que Zach Brand va faire de tout cet argent <rire> je jure que Palou avait commandé une McLaren euh, Arthurard quelque chose comme ça qui ne va pas payer et McLaren Automotive va aussi lui foutre un ponceau oui, <rire> et, et puis Alex Palou va faire dans quelques années un enfant et donc McLaren les poussettes va également l'attaquer enfin sur ça va devenir très con compliqué vraiment là pour Alex Palou. Euh, euh, j'avais lu des articles comme quoi aussi enfin apparemment euh, là c'est devenu personnel cette affaire-là et ah oui c'est peut stéler à Alex Palou et lui prendre tout son <rire> argent, il va pas s'en priver, c'est vraiment un truc euh, c'est parce que ah oui. ce qui est malade parce qu'en fait tout, tout l'argent d'Alex Palou est de l'argent de Chip Ganassi parce que Ganassi paye Alex Palou. Donc là si Jack Brown au final il peut se dire j'ai plus B de Chip Ganassi alors là pour lui c'est tout bénèf donc il sera euh, C'est très compliqué. Ça, euh, sachez que Zach Brand, il est très sympathique, mais c'est très personnel aussi, très rapidement. <rire> <Ce genre de rire> On peut lui faire l'envers, à hein, Zach Brand. Ouais. C'est sûr c'est toujours euh, compliqué avec lui. Euh, Alpha Torii, tu... messieurs. Ah, pardon, Alex, sans souci. Un gentil mot sur euh, Zach Brand, il peut attaquer en justice, donc fais attention à il ça. Il, paye, dit, il... Il, peut faire, <rire> il peut te faire. Il te tape dans le dos et là tu... Et là tu rires. Mais je me demandais... Parce que... En wake, Nico Muller s'est cassé la clavicule gauche et ne fera pas les décisions de Fuji, mais Aye. il roule chez Ap en forbu et il ne roule pas chez McLaren. Donc à quel moment est-ce que Brown lui a mis une énorme tape dans le dos Je ne comprends pas ça, je n'ai pas, euh, pas vu ce qui se passait. Euh, chez Alpha eh du coup, techniquement, c'est Liam Lawson qui fait le meilleur résultat sur le Grand Prix. Oui, parce euh... que as, euh, as, en plus de prendre pénalité en fin de course de 5 secondes, en plus ouais. qu'il fait... Voilà, qui après, refait est passer. Que... Bon, tout nous a euh, gueule encore après contre la FIA. Voilà, c'est toujours, toujours lui qui prend, c'est toujours lui qui pénalise. blablabla, bla bla bla bla, bref, le, le discours habituel de, de, du japonais. -le, moi, je, voilà, pour le coup, ce grand prix aussi un peu à, à oublier pour lui. Après, avant ça, ça se passait bien, oui. Euh, mais voilà, après, une fois la pluie arrivée, c'était fini. Bon, il a fait le passage dans le bac à graphier comme.. Comme, comme les pilotes Alpha et comme, comme Perez aussi. Mmh. Donc, donc, ça l'a mis, mis sur le mauvais pied. Et, et pff, voilà, pas, pas grand-chose de plus à dire sur, sur le Grand Prix de, de Tsunoda. On a, on a parlé de Richardo au début d'émission, du coup, effectivement, qui avait, euh, bah, voilà, qui, qui avait quand même bien démarré quand même, son, son week-end. Mmh. Euh, bon, et Lawson, bah, voilà, Lawson bah, je peux dire que chapeau, moi parce que démarrer comme ça... Euh, sous, sous pression euh, même pas le bon casque en plus parce qu'il avait, avait son casque Red Bull avec lui pas son casque AlphaTori, il a deux casques effectivement il est censé en utiliser un pour si roule chez Red Bull et un s'il roule chez AlphaTori en cas de remplacement, donc ils n'ont pas réussi à retrouver le casque AlphaTori, on va savoir comment on peut faire pour perdre un casque, bon, on sait que des fois il y a des vols dans le paddock mais bon qui on a envie de vous. voler le, le, le, le, le je pense que c'est plus un oubli quelque part et euh, à l'aéroport ou autre chose hein, ça peut arriver euh, et et non, l'Oson s'en est super bien sorti, parce que le pauvre, il débute euh, voilà, sous, sous, sous la pluie, une voiture qu'il ne connaît absolument pas, qui n'a jamais roulé, euh, des procédures qui sont différentes de Red Bull, euh, qu'il connaît un peu mieux, euh, voilà, moi je peux dire qu'il a, il a tenu, quoi. il a tenu bon, il a, il a, il a été dans, dans le rythme, plus ou moins, voilà, il n'a pas fait trop en qualification, parce qu'il savait très bien qu'il ne jouait pas une place euh, très, très importante, le but c'était de ne pas cracher les voitures, En course, euh, il a tenu son, son rang, je veux dire, à peu près normalement sur le sec et la pluie. Voilà, pareil. Je veux dire, moi, je veux dire, pour, pour un début, sachant qu'on n'attend pas énormément de vous euh, sur un premier Grand Prix, euh, comme quand on est lancé comme ça, il s'en est super bien sorti. Ouais. Euh, maintenant, voilà, c'est ce que je disais en début de l'émission, le, le pauvre, c'est qu'il a, entre guillemets, encore plus que deux ou trois courses pour prouver ce qu'il vaut euh, à Marco et mmh. c'est pas l'idéal il, il vaut mieux être lancé en début de saison et avoir 10-12 courses comme De Vries que 2-3 grands Prix comme ça pour être jugé parce que bah, Marco va vite voir si effectivement bah, il mmh. serait apte à rouler à la place de Richardo l'an prochain ou s'il va laisser Richardo dans la voiture et mon avis le choix était déjà quand assez bien fait dans la tête de Marco c'est que mon avis était là pour reconstruire un peu l'équipe avec un pilote expérimenté mmh. avec Bayer et Mackay ce qui arrive parce qu'il voilà, n'y a, a plus vraiment d'équipe A d'équipe B hein, à ce niveau-là en Formule 1 maintenant, AlphaTauri n'a jamais réussi à dépasser euh, ce plafond de verre voilà, d'être dans le top 5 des, des constructeurs je ne parle même pas du top 6 je crois que même si peut-être réussi une fois 6 peut-être je sais plus ou 7 euh... ouais, je crois que c'est le maximum ouais je crois que c'est 7 ils ont Là, ils ouais, euh... place depuis, je crois depuis tout ce temps ça. ils ont toujours fait des, des résultats de, de folie ils ont fait deux victoires quand même hein, en F1 mm. <rire> euh, une fois sous le nom Toro Rosso une fois sous le, sous le nom euh, Tori. Mm. Deux victoires et pourtant ces gens n'ont jamais réussi à faire mieux que 7 donc il est temps effectivement de restructurer l'équipe c'était 6ème le Mérus meilleur... c'était en 2019 ouais. Mais... Ouais, il me semble bien qu'il a à faire 6 <rire> Et voilà, Oliver Minslaff a clairement dit à Marco, à mon avis, c'est où on vend, où tu mets quelque chose pour développer ça. Quoi. Ça, ça, ça ne reste pas que ta, ton petit joujou à toi pour, pour, pour trouver tes pilotes. Quoi. Mm. En gros, c'est ça. quoi. Maintenant, ça, ça devient structuré, vous mettez des vrais gens à la place. Toast, il a fait son temps, clairement, il a bien géré, d'une main, bien, bien de faire aussi. Et... Scott Speed se rappelle la main de, <rire> de euh, Voilà, et il est temps de passer à autre chose. Et il est temps de passer à quelque chose qui ne soit pas qu'une équipe B de Red Bull destinée à tester des jeunes pilotes. Quoi. Mm. Donc, donc, voilà, si Richardo reste, et Richardo va rester, à mon avis, l'an prochain, euh, ça va prendre une autre tournure. Quoi. Par contre, du coup, là, voilà, comme disait Randor pendant l'été, la filière Red Bull, elle, elle va être sérieusement écrimée, parce que du coup, il euh, y aura beaucoup moins de place à, à pourvoir. Ouais. Là ça va être ça va être compliqué pour eux ça c'est sûr mais après pour Lawson il a Monza et on a vu avec De Vries que voilà arriver <rire> en, en F1 à Monza c'est un circuit où ça va être un petit peu plus facile peut-être pour donc ça peut lui aider ça peut l'aider oui, euh, mais, mais mais là en termes de, de grand prix pour débuter il a eu le pire début possible on a dans la voiture en L3 il pleut il y a des drapeaux rouges des machins des trucs enfin il s'est passé un nombre de choses incalculables il s'est pris en plus une périté aussi je crois Lawson puisque il a gêné Je crois qu'il a gêné une hausse lors d'un desktop. Mmh. Euh... Mais en tout cas, c'est pas. Fin, il a ah vraiment non, mais... eu. Non? Il a... Non, ce que je dis, effectivement, il a, il a, il a, il a tout il ce vraiment assuré quoi. C'est ça, il, franchement... a assuré, il, a assuré, il a assuré son week-end, quoi. Il a assuré. Je pas dire le strict minimum, parce que c est, c est, ce serait dégradant de dire ça. Il a, il a assuré son week-end pour faire la, la boulette euh, dont tout le monde parlerait pendant une semaine. Il a fait le début qu'il fallait faire. Voilà. Il s'est pas craché une fois alors qu'on a vu quand même euh, PRS sortir, Tsunoda, euh, Joe, euh, Sargent, enfin on a quelques-uns quand même qui ont fait des boulettes. donc oui. voilà, Le clair. Leclerc aussi en calif, effectivement. Moi, je, je m'attendais à moins bien. Donc, voilà, globalement, euh, assez satisfait de ce qu'il a fait. Maintenant, ouais, c'est une situation compliquée où on sent que Tsunoda va rester. Ricardo aussi. L'Osson, euh, tu plus de place. Tsunoda soutenu par Honda, clairement encore. Hein. Ah. Donc, euh, je pense qu'il y, euh... petit... y a un petit deal avec Tsunoda et Honda, à mon avis, avec Mais un après... peu de chance. Euh, il va pouvoir jouer le titre en Super Formula. Euh, je crois que c'est fin octobre, la finale à Suzuka où Lawson ouais. est toujours en titre pour le titre. Donc, je ne sais pas s'il a envie de disputer la dernière manche super-formule 1, mais bon, pour moi, ça lui permettrait de finir la saison. Et on notera aussi qu'Adjar va rouler en essai libre hein, à Abu Dhabi. La ça, ça, oui, <rire> à, sa, à sa grande surprise au départ. À sa grande surprise, il était le dernier <rire> au courant, visiblement. Euh, mais, mais alors at, à, moi, je dis attention, parce que techniquement, De Vries a déjà fait une séance. Oui, euh, obligé maintenant. De Vries a compté, et Lawson va faire sa séance à Monza. Ah oui. donc est-ce qu'ils vont rester sur ce principe en disant bah voilà c'est pour service rendu en F2 on va dire en tout cas voilà il mérite ou est-ce qu'ils vont dire bah c'est bon nous, on a fait ce qu'on devait faire et on va... mais non non, non, mais non parce que du coup il va faire rouler chez, chez Red Bull Parce que Red Bull aussi doit satisfaire à la... Eh oui, eh oui maintenant tu sais, oui, il peut rouler chez Red Bull, du coup, effectivement. Et oui, et oui, il va pouvoir rouler chez Red Bull, je pense, parce que le son ayant fait remplir ses obligations chez Alpha Tory, il ne il pourra pas la... Ah si, il peut la remplir chez Red Bull. Mais aussi. Alors, quel est, alors quel est le... Ah, il, peut remplir, est... Si, il peut la remplir chez Red Bull aussi. Mais quel est le nombre de grands prix minimum pour ne plus être considéré comme un rookie bah, il n'y en a aucun, puisque en fait, que tu fais des essais libres, c'est bon. Regarde, regarde l'an dernier de Vries, il a fait rouler dans je ne sais pas combien de voitures. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, cette année de Vries, dans ma ah, chanson, c'est ses séances... Deux, séance, deux grands prix maximum. C'est 2 et 2. Ouais, eh, mais si Lawson en fait 3... Trois... Après, si tu es à Londres, tu peux être considéré comme Jamie Pillaud. Oui, c'est ça, du coup, peux... on fait 15 ans d'effort. Euh... <rire> non, exactement. S'il en fait bien 3, il faut qu'il en fasse fait un 3, je ne vois pas Richard à Singapour. Lawson ne pourra pas rouler chez Red Bull dans le sens remplir l'obligation. Donc effectivement, Adjar irait rouler chez Red Bull. Donc Adjar pourrait se retrouver chez Red Bull, ce qui finalement il va pas dire non. Il peut offrir un magnum de champagne à Daniel Ricardo parce que là, il se retrouve en situation bien meilleure que ce qu'il aurait eu. Donc, à poste de dire est-ce que Ryan ne dit pas que ça doit être fait une fois sur chaque voiture Non, c'est deux fois dans l'année. Chaque équipe doit mettre à disposition deux séances d'essai pour un rookie. Oui, mais c'est une fois par voiture, chaque pilote doit laisser sa place. Oui, chaque pilote doit laisser sa place, exactement. Mais du coup, quand tu as un rookie ou un pilote qui a fait moins de deux Grands Prix, donc là, cette année, c'était le cas pour Piastri et pour Debrise, notamment, et pour Sargent... La non. première séance de Bahreïn compte dans cette allocation-là. Ils n'ont plus euh... qu'un seul à faire sur l'autre voilà. voiture, du coup. Ce qui permet Norris, au pilote rookie voilà. de ne jamais laisser sa place, aussi, du coup. Voilà. Norris va devoir laisser sa place, Albon va devoir laisser sa place, et euh, Tsunade va devoir laisser sa place. et oui, parce que, et oui mais du coup, hein, mais là, ça se met dans une situation... Parce que donc, avec De Vries, ils ont fait cette validation dans la voiture de De Vries, mais Lawson remplace De Vries. C'est ça. Donc, du coup, est-ce que la FIA va dire à Tsunoda encore de laisser sa place et du coup eh oui. Adjar pourrait rouler à... quel bazar il faut vraiment que ça soit un... chaque pilote laisse sa place parce que sinon c'est toujours pareil c'est toujours le même pilote entre guillemets le deuxième pilote qui laisse sa place à chaque fois ouais. en gros euh, donc, voilà, donc Adjar techniquement ouais, peut toujours faire Abu Dhabi euh, dans l'Alpha et même si Lawson fait la deuxième séance puisqu'il faut encore vrai. remplacer Tsunoda c'est vrai, vrai. Beaucoup, de, beaucoup de possibilités quoi. Ouais. mais du coup Red On Bull est... a quand même un, un pilote à trouver donc peut-être qu'Adjar va en faire deux du coup oui Adjard peut faire dans chaque euh, et encore Red Bull ne l'a pas encore fait cette saison je crois du coup cette, non cette non non ce sera non. Mexique ça, parce que non. tout le monde parle du Mexique après hum. bon ça sera certainement Mexico pour Adjard ouais. et, euh, et Abu Dhabi aussi c'est ouais, en fait, mais... les deux derniers qui, qui comptent après, sinon il y a des sprints ou il y a des formats de, de pneus à... oui, quoi ouais. que les formats de pneus finalement à stone Martin ils s'en foutent puisque Stroll finalement tu roules pas c'est tout quoi <rire> euh... -kovic, donc... <rire> ça. Euh... Donc, euh... donc voilà hein. mais ça ouais parce que ça effectivement ou alors oui après il peut peut-être faire la séance parce que tu peux mettre donc Adjar à Mexico et à Abu Dhabi dans la Red Bull mais du coup il faut quand même quelqu'un à Mexico ou à Abu Dhabi dans l'autre Alpha Tori celle de Tsunoda Donc là, peut-être chercher un Denis Sauger, un Iwaza, oui, un Maloney. Enfin, voilà, ils ont, ils, ont... Hey, ils ont 47 pilotes en F2, ils vont bien pouvoir trouver quelqu'un. Un Iwaza, ça peut être bien. Voilà, ça fait, ça fait un peu moins de travail. <rire> de cycle. Le Seeker japonais <rire> est déjà dessus, donc euh, voilà, ça leur fera moins de travail euh, pour tout cela. Donc, Ré euh, 50 qui demande, on va parler du bon week-end des pilotes français en F2. On en parlera dans le Racing Café. Oh, ici, déjà... On fait déjà des émissions de 2 heures sur la F1, donc on n'en rajoute pas trop avec les autres, euh, les autres disciplines. D'ailleurs alpha Romeo pour terminer et clôturer ce Grand Prix de, des Pays-Bas. Oh Eh ben Bottas, on ne l'a pas vu. Et puis, Joe, on l'a vu dans le, dans le Tech Pro. Puis, alors, correctement dans le Tech Pro, quand même. Hein, Guajou, ça, ça alors, alpha Romeo, quand même, avant de, de, de parler de la course, trois séances d'essais libres hyper prometteuses. Top 10 tout le mmh. temps. Ça, voilà, on s'est tous dit, bon, Manu s'est dit, ouais, ça y est, ça, ils ont retrouvé quelque chose, quoi. Et alors, en cali ça s'est écroulé, total d'ailleurs Bravi est pas content machin tout ça c'est pas du tout digne de ce qu'on a bon après les conditions des qualités un peu différentes aussi et effectivement puis après la course ça a été euh... ouais n'importe quoi Botas mmh. inexistant euh... c'est vraiment le seul pilote que j'ai pas vu de la course mmh. ouais, c'est franchement euh... pas vu pas distingué c'est ri... di... distingué par rien du tout en fait sauf par sa de sortie dans, le... dans les graviers Et Ejo ouais, se prend encore une Ejo se prend vraiment encore une grosse, euh, grosse 19G quand même hein 19G mmh. dans la dans, dans les barrières. Bon ben voilà après c'est il arrive sur la ligne droite au moins il il il y a encore une énorme averse euh, qui se face enfin, à se mais bon après voilà je veux dire c'est le boulot des pilotes de s'adapter aussi euh, de pas mais là c'était vraiment plus que pas notre retard quoi là c'était oui, parce que, que plus pas quoi. C'est ce qui me surprend parce que Tous les autres pilotes qui se sont sortis dans ce virage-là ont à un moment donné pu enlever le pied oui. du frein, faire tourner la voiture, faire quelque chose. Lui, à partir du moment où il a appuyé sur les freins, les pneus étaient bloqués. Il il étaient il il il en fait, il est resté bloqué sur les freins. C'était une erreur là aussi. Voilà. Il a dû relâcher pour retrouver un peu de mmh. pouvoir directionnel. Euh, mais il arrivait quand même très très vite. Hein. Je, ouais. je, je, il faudrait regarder les données GPS, hein, voir à quel moment il, il tape dans les freins, à quelle vitesse il est. Mais Il arrive vraiment très très vite. Donc je pense okay. qu'il a vraiment retardé beaucoup trop son freinage, au moins 10-15 mètres peut-être. Ce qui fait que du coup derrière, il pas trop le choix. Quoi. C <rire> ouais, ouais, il, il aime bien se mettre des grosses boîtes. Euh... Et, et le problème c'est que bah, tout son beau début de saison, il est un peu gâché. Mmh. Euh... Et, et, et même dans course. Parce qu'il est ouais, deuxième est à ça. un moment, de beau, il, fait, il fait un début oui, de saison. ça c'est oui, ça, ça, ça, ça, il fait un truc, il fait un truc super. Et le problème de Joe maintenant, c'est pas tellement son niveau de pilotage, ça va être ses sponsors, parce qu'il se dit, il euh, y a quand même plusieurs sources qui le confirment, euh, que les, ses sponsors chinois sont en retard de paiement, euh, donc, euh, donc voilà, si effectivement Sober n'est pas, pas payé, euh, est-ce qu'il pourrait sauter avant la fin de l'année, je sais pas. Euh, pour l'instant je pense qu'ils le maintiennent il le maintiennent en essayant d'avoir les paiements, les paiements euh, voilà. mais si ça paye plus du tout et que ça fait un bout de temps que ça dure euh, ouais tu, tu le fais sauter pour mettre qui pour cher je sais pas je... Mmh. Je... Bah, je... mais bon c'est ouais. mmh. sa place chez Audi qui est en train de se jouer je pense qu'il entraîne lui de son côté je pense aussi de Je pense qu'il va, va être horrifié par ce qui se passe, parce que enfin, si c'est vraiment ça. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de sources, hein, et autant des sources euh, voilà, françaises que, que, que belges. Je pense à Gaëtan Vignon et Julien Févraux qui ont parlé en même temps euh, à, à la télévision, alors qu'ils sont tous les deux dans leur cabine de, comment, de commentateur, plus des sources euh, voilà, au, en Italie et en Angleterre qui commencent à en parler aussi. Je veux dire, c'est quand même, Voilà, il y a vraiment un souci. Et en général, quand ça commence à se dans la presse comme ça, c'est que ça vient en général de l'équipe. Yeah, yeah. Ça, met, ça met aussi yeah. une pression sur le sponsor, ça met aussi une pression sur tout ça pour effectivement récupérer les millions qui manquent. Mm. Donc j'espère que sa carrière en ne va pas s'arrêter à cause de ça, parce que y... honnêtement, y... il mérite quand même de continuer. Quoi. Et puis au-delà de ça au-delà de ça, ce bear, Alpharmeo, ils n'ont jamais vraiment réussi à attirer beaucoup de sponsors chinois. Euh... Oui on l'a pas en eu beaucoup sur la voiture mais euh, on sait qui sont les, les sponsors de, de, de Joe, enfin, c'est une entreprise, c'est des investisseurs Z -Z -Z ZCG ouais, a... là aussi je crois ZCG aussi je crois il y a Singa ouais. ouais, Sing sur la voiture il y a mm -hmm. ZCG, je sais pas exactement ce que ça veut enfin ce que ça fait comme, comme boulot on va dire mais il euh... euh, peut... ah, y, y a pas non plus euh... 45 000 sponsors sur la voiture mais bon s'ils si ne payent pas aussi euh... malheureusement en Chine ça va pas très fort en ce moment oui Mais ça reste le problème ouais, d'un de, de, pilote... pilote ça, payeur, le retour du Grand Prix de Chine l'année prochaine, je sais comment ça s'en va un doute, moi aussi, là. Ah, ben, y a... oh, alors, apparemment, donc en sponsor que je vois vraiment être des sponsors chinois, il y a Ambrosial, euh, qui, est, euh, qui serait, donc, j'imagine, amené par, euh, par lui, peut-être Singa... Euh... Ouais, puis il n'y a pas grand-chose de plus, en soi. Hein. En termes de sponsors vraiment, euh, chinois ou asiatiques, il n'y a pas ouais mais il suffit qu'il y en ait un ou deux qui payent pas et c'est mmh. fini c'est ça si, si, de toute façon à partir du moment où c'est ce qui voilà, son, son, son paquet est conditionné à cela euh, c'est impossible il parlait de 30 millions je crois à l'époque on en parlait donc euh, c'était à peu près la, la somme qui était à peu près ouais. promise Alors Fred Vasseur avait, euh, avait très vite dit que c'était des chiffres euh, un peu fantaisistes mais c'est souvent ce qu'on dit pour ne pas tirer ouais. euh, <ne rire> la en vérité gros, Je ne pas Ambrosial, et effectivement, il y a une photo de Kimi Raikkonen qui tient un yaourt grec sur le site de, de Sober. Et, et il, de, il se demande vraiment ce qu'il fait là avec son yaourt, yaourt en carton. Ça, quand même ça c'est le truc qui manque, hein, bien sûr, on sera tous d'accord là-dessus, mais Kimi euh, Raikkonen qui fait moult... Euh procédure de sponsor en que que je... mais qu'est-ce que je fais Je pense que c'est ce genre là qu'il a dit bon <rire> Merci là, bon, allez, on, on m'a tout fait mais alors le yaourt. Bah <rire> c'est trop là, je, je ne peux plus. et oui Singa c'est déjà sponsor d'Icoen ou de Flandre, donc effectivement et encore oui, oui. la Singa c'est thaïlandais donc oui peut-être que peut-être juste en Bruxelles qui vient de qui ouais, vient en il fait, y, y a personne ouais. oui. Et on me demandait aussi à les 50 ils ont pas de la en F1 et non. Non, il a pas d'adresse patinage bon. euh, pas tu... de SP. Tu as plus d'aide au pilotage <rire> sur ta voiture de route que sur, euh, sur une Formule 1, techniquement. Euh... Sauf si tu as une R5 ou une Tassia. Effectivement, la premières... Pombo 205 GTI n'a pas toutes ces choses là. Toutes mes confuses. Il n'y a euh... pas la direction assistée, quand ouais. même. Parce que avez... Il n'y a pas beaucoup d'assistance au pilotage. La seule... Alors, nitra me dit, Eh oui, du coup, parce que oui, si on a Raikoen avec un yaourt embrosial, Ah oui, donc c'était avant. Oui, Qu'est-ce que Joe a amené En fait, ça se trouve, il est sponsorisé par Steak, on ne sait pas. On n'est pas au courant. Euh, ouais, C'est des conglomérats aussi derrière beaucoup au Chine. Hein. Ouais. Oui, après, effectivement, il est peut-être juste amené Alors, via euh, l'argent euh, des sponsors. Enfin, l'argent d'un conglomérat qui ne s'affiche pas, peut-être. Il y a quand même deux sponsors. Je crois qu'il y a SenseTime et il y a AMX. Alors honnêtement... Euh, Oui, il faudrait aller creuser quand même un petit peu, mais. Ça m'avait mmh. pas marqué. Hein, si, on fait ça, si on fait ça maintenant, on remontait à minuit. <rire> oui, c'est ça, ça va être, ça va être effectivement <rire> compliqué. <rire> Euh, donc voilà on va, se, on, on va se plonger dans les comptes des résultats de saint Time dans le off après pour regarder si jamais ils ont vraiment les moyens ou pas de soutenir la carrière de Joe alors comme c'est en chinois ça risque de prendre un peu de temps ouais on... mais euh... on vous pas les, on vous fera, je pense qu'on ne vous donnera pas les, les, comment dire, les conclusions à, après, après Monza hein. nous on va attendre Singapour là, le temps de, de traduire tout ça ça va être un petit peu on va faire bosser les deux absents hein, du soir Manu et Paul voilà, dessus c'est eux qui rendront leur copie hein, voilà. vous voyez vous ratez, grand prix, bam, compte de résultats en chinois. Ah bah ça va, qu'il y a gens qui vont venir travailler chez Nexen maintenant. Moi, je, te, je veux dire qu'ils seront à toutes les émissions maintenant, Paul et Manu. Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont être volontaires pour en faire plus, même. On va créer des, des émissions en plus rien que pour qu'ils ne soient pas... Ils ne doivent pas faire et ça. Oui, donc, euh. Le bureau de Pékin, c'est pas là oui, oui, il oui, oh, le pro, il va être là, mais bon sang, pas possible. Je sais pas si je pense pour ça à la base. Le pauvre, il est au fond du lit, à mon avis. Bon, rassure-toi. Mais fais gaffe, Franck, on voit quand même... On va travail, parce que s'il commence à dire pendant 8 mois, ah non, mais je suis encore pas bien. Juste pour les comptes les comptes de résultats. J'ai trouvé une info, alors j'ai quand même analysé le cours de bourse de Sense Time, et en 6 mois, ils ont perdu 40%. Ah, peut-être qu'il y a un rapport de cause-à-effet. Genre, Et depuis ouais. 5 ans, 72%. Bon. Je ne suis pas spécialiste de la bourse, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour investir dans, dans SalesTime. Je... Ah bah si, ça peut remonter. Jamais Joe c'est un podium Et 72 oui, bon, oui, oui, oui. oui ça peut fortement arriver ça a oui, effectivement le podium de Guanaju il y aura mais... marqué Michael Duforest sur, la... <rire> sur la farm <rire> la fondation Michael Duforest remplace cette <rire> je vais mettre des <rire> couleurs encore pire que kick voilà juste pour le plaisir vraiment pour qu'on nous... nous remarque c'est important euh... il sera là à boire ton yaourt après aussi euh... <rire> d'ailleurs c'est uniquement parce que la fondation Michael Duforest c'est beaucoup trop long à écrire sur une f 1 qu'on n'y est pas ah oui mais complètement moi j'ai nombre de gens qui sont venus me voir et tout mais je leur ai dit mais, mais... Voilà. FMD non, personne ne sait ce que <rire> c'est donc il faut le nom complet donc euh, voilà forcément euh. mais, euh, sur, euh, la Mac... sur la McLaren il n'y avait plus de place voilà. mais ce qui m'embête par contre c'est qu'en 2026 les F1 seront plus petites donc là on a encore moins de chances d'y être par, par contre ce que, en... <rire> que personne ne sait c'est que nous on sponsorise l'intérieur des carrosseries <rire> Et quand une voiture pète le, le casque moteur, il faut regarder à ce moment-là. C'est précisément là que peut-être qu'on qu qu s'applira une excèsie de auto. Donc, euh, non, non, c'est mais donc voilà 2026 les F1 seront encore plus petites on va peut-être aller sponsoriser des courses de bus ça va peut, ça va peut pouvoir fonctionner mais sinon euh... c'est un peu moins cher c'est ouais, beaucoup plus bon marché je pense les des... Ah, des, des, des courses de bus je maintenant. pense <rire> qu'arriver à 150 abonnés sur la chaîne on peut faire une saison complète de courses de bus hein. donc euh, vraiment c'est le, le prochain objectif et à 200 abonnés on, on remplira on, on fera une rallonge avec une, une livrée complète en Twin Cup euh, bien sûr ça, ça fonctionnera ma foi ma foi fort bien <rire> Je pense que ça, c'est comme toutes les semaines le signal où on est arrivé à une bonne fin d'émission et qu'on va pouvoir rendre l'antenne, messieurs, je pense. que C'était, ma foi, fort sympathique. Voilà donc ce qu'on vous a dit sur ce Grand Prix de, de Zandvoort. On n'a pas évoqué finalement Lewis Hamilton, et notamment, et les, et les prolongations de contrat et tous ces petites... Euh... Bon, y a pas est de de qui Pour ceux qui ont vu les tweets passer aujourd'hui, c'est une, une grosse erreur de nos amis de RaceFans voilà, qui ont oui. mis en ligne un article brouillon, euh, ce qu'on appelle chez nous en général un article préparatoire. C'est-à-dire qu'on sait que l'annonce la, va tomber, donc on a une base qui est prête. Il n'y a plus qu'à qu compléter avec les déclarations, mmh. sauf que bah, pour la raison euh... X ou Y à 10h47, c'est quelqu'un qui l'a mis en ligne chez eux. Euh, et ça a, eu, ça a eu le temps de se propager. Alors, les deux trois premiers études ça citait Racefans. à la fin, là, au bout de 10 minutes, plus personne ne citait d'où ça venait. Hamiltone <rire> a prolongé, machin, tout ça. Il y a rien ouais. qui est venu. Moi, j'ai dit à, à Manu, il oh, y a un truc qui est en train de se préparer là, ou quelque chose. Quelqu'un qui avait été tué, tu sais. Et puis finalement, c'est une grosse erreur de... D'ailleurs, on, on a déjà écrit le résumé du Grand Prix de Monza. Mais sa chaîne remporte son 10e Grand Prix. Euh mais vous les, les, les avez tous je crois jusqu'à la fin enfin tu tu le... ah, mais... il est déjà enfin, il est... la saison quasiment ah, oui, c'est ce un, un peu le vide qu'on a passé, il y a plus de grand prix donc il y a plus de travail on spoil pour dire si Red Bull se fait battre ou pas ça. Mais on dit rien. Non non, non, il faut... non ah. quand même. c'est <rire> intéressant. Non, parce que si les, si, les, si les gens savaient la vérité, ils arrêteraient de regarder Oui, on a signé un contrat. En fait, on a signé un contrat avec la Foma, on n'a pas le droit de dire qui C'est ça. Mais il y, y a un article qui fait déjà plus de 6000 mots. Il y, y a un Grand Prix qui va être une dinguerie, ah. mais on ne vous dit pas lequel, voilà vous voit Il faut suivre la saison hein. voilà Chaque course. Il y a un truc de fou, truc de fou qui arrive. C'est vraiment des gens qui font des, des, des showrunners de série sont... <rire> hey. Franchement, là, vous pensez que ces épisodes-là ne servent à rien Regardez-les. Je vous conseille de les regarder. Attends, À côté, Will Boxen peut laisser Srabi. Oh là oh là, il ne fait, fait plus rien, il fait plus de boulot, là, c'est plus possible. Mais, à commencer par l'épisode de Monza, c'est ce week-end du coup, le Grand Prix d'Italie, qu'on va débriefer mardi prochain avec grand plaisir euh, dans Grand Prix. Et, bah, écoutez, on va voir euh, peut-être la dixième victoire consécutive de Max Verstappen qui rentrera encore un peu plus dans les tablettes, ou alors peut-être une victoire Attends, Je vais dans, dans le résumé. C'est ça, c'est un peu prévu, effectivement. <rire> incroyable ah, par, ah, par contre on sera les premiers à vous dire si jamais il y a eu un changement parce que comme on sait tout maintenant euh, si quelque chose ne se passe pas comme prévu on vous le dira euh, on, on, on... ah oui oui Dave nous dit, Manu a écrit sur le double McLaren il ne s'est pas encore posé oui, c'est pour ça qu'il n'est pas là Manu parce qu'il a appris justement il a reçu le script des grands 18 à 20 peu et, il a dit, oh, Manu, pas vrai. et donc du coup il n'a pas, pas pu être disponible voilà écoutez c'est cela hein, vivre dans dans un média qui parle de Formula. Merci Franck et Alexandre en tout cas d'avoir été là. Merci, un, un merci Michael, plaisir. merci Alex, merci le chat. Merci le chat, comme d'habitude, vous avez été formidable. et on se retrouve jeudi pour le Racing Café comme d'habitude et mardi prochain pour le Grand Prix qui reviendra justement sur le Grand Prix d'Italie. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine et comme dit Gate Vigneron, euh, au revoir. Au revoir. Au revoir.